Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et de débuter par une toux, euh, bien évidemment cette émission, bienvenue dans le Grand Prix, votre émission avec euh, Next Gen Auto bien sûr pour revenir sur ce qui était, écoutez sans aucun doute, le meilleur Grand Prix de Miami de l'histoire de la Formule 1 euh, ce dimanche et c'était aussi le, le premier Grand Prix de, de Miami, le Super Bowl de la Formule 1, voilà une insulte à la fois pour les fans de Formule 1 et pour les fans de football américain, c'est très fort d'avoir réalisé ça en, en même temps euh, bien évidemment, Tariq qui pose déjà les vraies questions, où est Paris Hilton écoutez on a essayé de, voilà, de, de la contacter malheureusement, voilà, c'était très compliqué On a, fait, on a fait toute la, toute la liste, hein, par contre. Hein, on a vraiment essayé de, de faire ce qu'on a pu. Mais malheureusement, eh bien, aucune des célébrités présentes à Miami n'a souhaité être dans l'émission. La majorité parce qu'elles ne comprenaient même pas ce qu'elles avaient regardé, bien évidemment. Mais ça, c'est encore autre chose, bien entendu. Monsieur Franck, comment va-t-il après Un week-end qui, qui est sportif hein, quand vous postez dans la F1, parce que la Grand Prix a fini à minuit. Il y avait encore des trucs à faire derrière. Ouais, bah, bonsoir à tout le monde. Bah, écoutez, nous, je trouve qu'on s'en est très très bien sortis avec euh, Manu et toute l'équipe, parce qu'on a quand même plié à chaque fois le game en 1h30, voire 2h30 après la, la fin ou des qualifs ou, des, ou de la course. Donc euh, tous les lecteurs de Nexen Auto ont pu voir euh, la, les réactions des 20 pilotes en, en un temps assez record par rapport à... Alors je sais pas si c'était la motivation d'aller au lit derrière euh, qui, euh, <rire> qui, nous a, qui nous a tenu en haleine, mais... Euh... C'était un premier Grand Prix à Miami. Euh, moi j'ai trouvé euh, que c'était assez réussi sur le plan du décor, du, du spectacle. Voilà, on peut effectivement en discuter, après en termes d'intérêt euh, sur la course en elle-même, c'est un peu plus mitigé. C'était pas le pire Grand Prix non plus, hein, parce qu'évidemment, beaucoup ont hurlé à la mort, mais enfin on a franchement vu bien pire hein, en termes de, de course, bien évidemment. Et puis Manu qui est également là, comment ça va Bah ça va, salut à, salut à tous. Effectivement, c'était pas le meilleur Grand Prix, pas le pire, mais bon, le problème, c'est qu'il a été très vendu avant, et que forcément, avec tout ce qui avait été tout ce qui avait été présenté et promis, on espérait le show du siècle, donc forcément, enfin sans y croire non plus trop, mais du coup, forcément, ça, ça a un petit peu fait un décalage par rapport à ce qui avait été dit, mais bon, ça reste quand même un grand prix sympa. Moi j'ai vraiment bien aimé le circuit, on va y revenir. Euh, voilà, je pense qu'il y a mieux à faire mais euh, c'était pour moi c'était une bonne première course on a vu des premières éditions qui étaient bien pires que ça sur d'autres euh, grands Prix je pense notamment à Jeddah l'an dernier où le circuit était construit le jeudi matin C'est pas mal, déjà. Ils n'ont pas le Jedi matin, ce qui n'a rien à voir, a... bien, bien évidemment. Euh, voilà. Ah, merde, quel con. Oh, la blague tombe à c'est terrible. Ah, là, là, mais voilà. Nous sommes évidemment contractuellement obligés hein, de vous montrer euh, 5 secondes de James Gordon. Euh, parce que personnellement, je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Donc euh, voilà, j'étais pas. Il me pas... manque. Ah là là, c'est sûr, non, mais il viendra, hein. il sera d'ailleurs un jour chroniqueur de cette émission, et puis euh, il, remet, il remettra un manche à couilles dans le Racing Café, enfin voilà, c'est <rire> comme ce week-end, il s'adonne à tous les métiers, ils sont en rapport de près ou de loin avec la Formule 1, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi pas, après tout. Euh, je pense que... Moi j'ai cru que c'est lui qui avait remporté le Grand Prix, hein, donc j'étais très, très surpris de voir Max Verstappen monter sur la première marche du podium, mais il semblerait voilà, que c'est bien le champion du monde en titre qui, qui s'impose. J'ai vu, vu des footballeurs américains monter sur le podium. J'ai pas compris. Comment, Franck J'ai vu des footballeurs américains monter sur le podium. J'ai pas compris. Non mais, mais c'est oh plus possible là parce qu'ils sont toujours hein, sur cette ligne. Pirelli quand ils font leur célébration là, entre, entre, ridicule et lamentable comme ça, c'est vraiment toujours très, euh, très fort. C'était un peu too much. En fait, les, les casques de footballeurs américains c'est une chose, mais vraiment pour moi c'était le, les motos de la police dans, les, dans la course du circuit oh. et tout, c'était n'importe quoi. On aurait dit un mauvais show de catch. Un mauvais, ah, hein, ouais. pas, pas, pas un Wrestlemania. C'est l'Amérique qui nous montrait à quel point elle peut être l'Amérique, quoi. Ça. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est dommage que l'un de Noiri pas fini sur le podium. Il serait plus gagné avec son vrai casque pour la course. Ça aurait été plus sympa. <rire> c'est vrai. <rire> Adorez il prend son casque, il essaie de le faire rebondir. Et non, <rire> ça n'a pas <rire> fonctionné. <rire> J'en suis... suis navré. Euh... Non mais enfin voilà, même de avec son casque de basket. J'ai envie, envie qu'avant qu'on débriefe, voilà, les courses un peu de tout le monde on revienne quand même globalement sur ça parce que. Faut, on n'a pas le droit de passer le week-end sous silence, hein. à un moment donné, voilà, bon, Imola, l'Australie, tout ça, on peut directement rentrer en vif sujet, mais bon, enfin là, je suis désolé, mais bon, entre la marine en bois, euh, les, les, les célébrités, oh, il, y avait, il y en avait 50 000 au mètre carré, euh, le, le, enfin, c était, c était les, les casques spéciaux, les décorations spéciales, les machins, les trucs. C'était du forçage absolu. C'était long Ah, c'est ça, Villebroquin à côté, c'est petit ces petits joueur. Ouais, c'est ça. Ah, mais la roue du forçage, là, ils sont tombés sur toutes les cases en même temps. S'il vous plaît, Twitter, on ne vous demande jamais ça dans Grand Prix, on réserve ça pour une émission hautement plus intellectuelle, bien sûr, mais faites-nous un Rose Brown avec la roue du forçage parce que là, il y a de quoi faire, mon Dieu. Les, oui, ah, les sirènes dans la piscine, nous dit Apos aussi. Oui, oui, oui. oui. Oh, oui. Oh, oh là là. Mais en fait c'est un tout, il y a vraiment eu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui avaient l'air d'être là pour sans savoir exactement pourquoi ils étaient là, enfin, c'était assez... assez gênant par moments et c'est vrai que heureusement F1 TV est resté assez loin de tout ça enfin, moi je sais que j'ai regardé les Grands Prix dessus et au coup le, le pré-grille a été vraiment hyper intéressant parce qu'ils ont monté la grille en parlant de Formule 1 et le post race a été des interviews de pilotes de Formule 1, donc finalement peu... j'ai été un peu épargné de personnel mais c'est vrai qu'en regardant Twitter ce qui se passait et tout, enfin, c'était n'importe quoi C'était eu ouais, comme tu dis, il y avait 50 célébrités au kilomètre carré, quoi, donc enfin au mètre carré. Donc c'était assez ridicule à, à, à ce point-là en tout cas. Ouais. bon Sur le côté quand même positif, on n'a on pas eu un circuit de, de supermarché, un de parking de supermarché. C'est mmh. clair qu'ils mmh. ont mis les moyens quand même pour faire quelque chose de, de très sympathique autour, de, autour de, du stade euh, des Miami Dolphins. Franchement, j'étais assez euh, bluffé par la qualité des installations, surtout qu'on sait qu'elles sont pour la plupart temporaires, c'est-à-dire qu'elles sont démontées et sont remontées pour l'année la, prochaine. Et on en prend pour 10 ans quand même, hein, je, vous, je vous rappelle. Euh, moi, honnêtement, pour tout ce qui est euh, infrastructure, euh, présentation de l'événement, je n'ai pas trop de choses à redire. Je m'attendais vraiment à ça, à quelque chose de très américain. De, voilà, on, on veut en montrer... Euh, Plein les yeux à tout le monde, c'est très paillette. Il y avait, je crois avoir, euh, euh, oui, je crois, quand j'avais vu ça, c'est 32 points d'hospitalité différents. C'est-à-dire qu'on pouvait suivre le Grand Prix, bah, évidemment, des tribunes, mais aussi de, de, de certains ponts, d'une marina, d'une plage. Enfin bref, il y, avait, il y avait tellement de possibilités différentes de, de suivre cette course, ce qui fait qu'effectivement, ce Grand Prix ne s'adressait pas aux fans de F1 traditionnels, moyens, lambda. Voilà. Être péjoratif, mais plus effectivement une mise en valeur de, du sport, clairement aux États-Unis. Euh, de ce côté-là, je pense que c'est assez réussi parce que bah, voilà, ils, ils ont montré qu'il y avait un certain niveau. Il y avait, il y avait un avant Miami, il y un après Miami. Je pense que ça va mettre un sacré, une sacrée pression sur pas mal de promoteurs en Formule 1, notamment côté européen. Parce que quand on voit ce qu'on peut déployer sur un week-end à Miami, ce qu'on déploie sur certains Grands Prix en Europe en termes de prestations accessibles par tout le monde, j'entends. Il euh, y a quand même un gap qui s'est nettement creusé. Après, effectivement, il y a aussi le prix des billets qui, qui rentre en compte. Hein. On ne parle pas de billets à 150 ou 200 euros, on est plutôt aux alentours de 1000 euros, voire plus. Je ne parle pas aussi des, petits, des tickets en or à plus de 13 000 dollars. Euh, voilà. Ça, c'est encore, encore autre chose. Mais euh, voilà, surtout ce côté-là, infrastructure, réalisation, ça, c'était vraiment bien, un peu... Pour le, le côté, effectivement, bon, un, un négatif, je vous rejoins sur toute la partie célébrité où on a vraiment fait un petit peu too much, mais bon, pareil, c'était à c'était les César de la f les Oscars de la F1, pardon, euh, à Miami. Et on a euh, moi, le, le, voilà, le, le, le petit côté voilà, qui n'a pas trop été réussi par.. Euh, par le, les organisateurs c'est quand même ils ont fait venir quand même des, des entreprises européennes pour l'asphalte euh, du, du circuit et de ce côté là ça n'a pas été euh, ça n'a pas été la, la grande réussite donc ça aussi on en, on en parlera je pense par rapport euh, par rapport au show qu'on a eu après en, en course oui effectivement c'était compliqué hein, au niveau de tarmac au niveau de pas mal de, de choses mais je me dis surtout c'est un petit problème quand même pour le grand prix de monaco parce que les célébrités tu vas dire est à monaco c'est bon, bon j'ai déjà vu un grand prix cette année ça va pour... C'est ça, entre passer un grand prix dans une petite villa à 250 mètres carrés avec piscine et un studio de 9 mètres carrés sur un balcon, <rire> je pense que le choix va être 18 au bout de moment. Après l'avantage c'est que la F1 est tellement devenue un produit à succès que les stars n'y seront pas allés 3-4 fois par an, je pense qu'on les reverra aussi à Austin alors qu'Austin est quand même un grand prix beaucoup plus, beaucoup plus modeste en termes de, de, de public visé, on voit qu'il vise le, le cœur de l'Amérique avec 400 000 personnes et tout, là c'était pas le cas à Miami. Et il y avait quand même beaucoup de monde l'an dernier sur la grille. Donc je pense que... En tout cas, tant que la F1 a le, a le vent en poupe comme ça, à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis pour avoir encore du monde à Monaco. Mais après, il euh, me restera d'autres choses à voir à Monaco, notamment, euh, notamment le spectacle, notamment ce genre de choses. Et puis c'est vrai qu'on on a vraiment senti qu'ils voulaient mettre l'accent la, la, sur l'aspect la, vitrine en fait, de la F1 et l'aspect vitrine de Miami pour la F1. Et... Euh, Un peu comme si vous voulez faire un Monaco 2.0, mais quelque chose de plus, de plus 21e siècle en fait. Euh, Monaco c'est très bien, mais c'est vrai que c'est ancré dans la tradition de la F1 et dans la tradition de ce qu'était la F1 avant. Euh, et Miami bah, nous montre qu'on voilà, peut, peut faire un grand prix type Monaco, mais au 21e siècle, avec un stade de foot américain, avec du show dans tous les sens, attirer au moins autant de monde. Et, euh, et ça montre en fait que euh, la, la, la F1 peut vendre des places à 10 000 balles et remplir les tribunes qu'elle veut. Et c'est vrai que... C'est en ça que j'ai un peu plus peur pour Monaco, c'est que finalement, Monaco, maintenant, re, enfin, représente vraiment juste l'héritage de la F1, là où Miami représente la vitrine de la F1. Donc un peu, et je pense que Vegas représentera encore plus la vitrine de la F1 l'an prochain. Ah ouais, non, mais non, mais on va, on va laisser Vegas en 2023, s'il vous plaît. Là, Moi, je ne suis, suis pas prêt, Là, on vient de s'enquiller un week-end qui était, qui était très américain. Hein. Mention spéciale, euh, quand même. Alors non, rassurez-vous, Non, je n'ai pas vu Danica Patrick poser des questions euh, après les qualifs. Et de ce que j'ai entendu, j'ai bien fait. Euh, mes mentions spéciales aux interviews d'après-course qui ont été présentées par le dos de Willy T. Ribs, quand même. <rire> Willy T. Ribs, qui est passé pour une, pour une bille complète, alors que Gaillard, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est le premier euh, pilote de couleur à avoir euh, s'être qualifié pour les 500 miles d'Indiapolis. C'est quand même un, un sacré, euh, Gaillard, et il y, euh, y a un documentaire sur lui qui s'appelle Up It Is, si tu ne dis pas de bêtises, sur Netflix, qui est extraordinairement intéressant. Par contre, on sent que la Formule 1, maintenant, c'est plus... Ah, c'était plus son... et En même temps les questions qu'il a posées étaient plutôt factuelles et plutôt intéressantes parce que finalement il demandait au pilote, bon après c'est vrai que le... la façon dont il les posait était un peu à, un peu à la ramasse mais les questions qu'il a posées étaient intéressantes, savoir comment la voiture s'était tenue, les pneus, le pilote, enfin le, le... le... le physique ça m'a pas paru euh, finalement plus déconnant que certaines questions que j'ai pu entendre dans le week-end sur certaines chaînes où on parlait plus au pilote des people que, euh... que de la course, donc euh... ça m'a pas choqué Bah, juste pour euh, ce que je voulais passer dans le chat, on parle des télécabines qu'il y avait sur le, installées sur le, sur le Grand Prix de Miami, euh, c'est Manu qui m'avait donné l'information, en fait c'est un peu Canal qui a relayé une nouvelle information tout le long du week-end, disant que les télécabines avaient été installées spécialement pour ce Grand Prix pour mettre des points de vue différents, mais ce n'est pas du tout le cas, je crois que Manu tu veux oui, en fait, tu as une information à ce sujet. Oui, les télécabines existent depuis, depuis le début du, du, du Hard Rock Stadium en fait, puisque de, de toute façon les premières photos qu'il y avait des télécabines en question, c'est à l'époque où c'était encore qu'un vaste parking, et en fait effectivement bah, le Hard Rock Stadium est un endroit très riche à Miami malgré tout, enfin est en tout cas une vitrine à Miami, puisqu'il y a la NFL qui y va, ils ont accueilli 8 fois le Super Bowl là-bas je crois, euh, 6 ou 8 fois, et du coup c'est enfin, un endroit qui passe régulièrement devant des milliards de personnes, Donc forcément, euh, ils ont des choses comme ça, et les télécabines en faisaient partie, c'était pour le show, justement, pour euh, bah, que les gens puissent venir au stade en télécabine, bon, c'est un truc un peu improbable américain, mais c'était déjà là. Donc effectivement, je ne sais pas ce qu'a dit Canada dessus, mais s'ils si ont dit que c'était un truc qui avait été installé en même temps, parce que dit. l'a et le reste, c'est faux. On rappelle ouais, que le Grand Prix n'avait pas lieu dans downtown, hein, le downtown, centre, le centre-ville ou centre d'affaires, c'était vraiment à Miami-Garlands, qui est un petit endroit, ouais. écoutez, c'est globalement c'est la résidence des, des jours heureux là-bas, si tu veux passer une belle petite retraite tu vas, dans, tu vas à Miami ouais. Gardens t'es es plutôt correct donc c'est effectivement pour ça euh, euh, qu'on avait des, des images qui étaient aussi pas forcément habituelles parce qu'on s'attendait beaucoup à voir évidemment Miami Beach, c'est pas au même endroit du tout, hein. sachez que c'est très grand Miami ouais, c'est littéralement une, une métropole, une mégalopole tout ce que vous voulez là euh, d'ailleurs euh, techniquement on était dans la ville de Miami Gardens Euh, mmh. Techniquement, ouais. puisque c'est une ville à part entière, c'est euh, une ville en banlieue de Miami. Et de Miami, au départ, le, le, le, programme, le projet d'organiser le Grand Prix, mais ça avait été refusé par la municipalité parce que justement les riverains étaient trop chiants. On rappelle qu'ils étaient riverains de Miami, ont fait annuler l'IPRI de Formule 1 e là-bas, quand même, au bout d'une année, parce que ça faisait trop de bruit. Donc forcément, si on avait mis des F1 sur, en ville à Miami, ça aurait été un, un, un, état, un incident diplomatique. 8h du matin, le mec avec son café. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui passe l'aspirateur? Bah alors! Bah un samedi matin, vous avez pas honte? Ils se penchent. Ah oh bah mais c'est de la Formule 1 en plus, parce que bon, on peut pas demander à l'époque Mais. Ah quelle horreur! Ah. <rire> Dommage, Totovolf aurait pu offrir des casques beaux à annulation de bruit à tous les riverains. <rire> <Okay>. Et puis, <après>, ça <rire> n'avait pas fracassé la moitié. Ouais, c'est ça, pas... parce qu'il n'y a plus à offrir maintenant, c'est assez compliqué. <rire> Nitram qui dit J'aurais aimé un Grand Prix d'Hollywood. Bah, tu regardes Driven, c'est à peu près ça. <rire> Très bon. C'est un Grand Prix d'Hollywood. Frost and Ferry ça le regarde aussi. <rire> Avec Tony Cannon dans le rôle principal, on le, on le rappelle, bien entendu. Euh, mais c'est vrai que voilà c'était quand même assez. Euh, ouais, c'était un week-end voilà, de, de démesure absolue. C'est fou, mais Monaco, bah, moi, je trouve que Monaco va nous paraître très, euh, <rire> très moi, calme en Monaco. comparaison. Quoi. Je ne sais pas ça si va. on parlera de Monaco maintenant ou si on parlera au moment où Monaco arrivera, mais avoir le spectacle qu'on aura avec ces Formules 1 là-bas, euh, ça ne fera pas de miracle non plus. Hein, ça reste des Formules 1 très larges. Euh, ça risque toujours de ne pas dépasser. Et à mon avis, euh, Monaco, peut-être pas à très court terme, mais à moyen terme, on risque quand même de disparaître du calendrier pour moi. Mmh. Pour moi, il ouais, faut peut-être une alternance, mais Monaco, comme, comme pivot du calendrier, c'est plus le enfin, cas. On l'avait vu, on en a reparlé, je crois, justement, dans Racing Café la semaine dernière. mais On a vu que Monaco, en 2020, n'était pas au calendrier. Et la saison était très bien. Et ça n'a pas choqué énormément de monde que Monaco soit plus là. Alors, c'était à cause du Covid, mais le résultat est le même. Oui, mais il y a eu un tel renouvellement aussi de fans et de générations. Mmh. Et de... Alors, je me souviens quand, on, quand je commençais à traiter la Formule 1 en fin des années 90, début des années 2000, euh, de manière professionnelle, je veux dire. Monaco, c'était le, le joyau du calendrier qui fait absolument préserver. C'était vraiment le grand prix euh, sympa à regarder pour, pour, pour les voitures qui passent très proche du rail. Maintenant, euh, vous regardez les commentaires sur, les, sur, les, sur, les, sur Twitter, c'est la purge, quoi. C'est la course qui n'a aucun intérêt. Et ça, c'est dû aussi au rajeunissement voilà, qu'il y a eu ces trois, quatre dernières années de, du, du public. Et on va pas, ils ne vont pas résister longtemps à. Voilà, Ah, ça donc je ne sais pas quoi. à quel point Monaco peut se réinventer ça me paraît très difficile étant donné la, la physionomie des, des rues monégasques mais euh, je crains quand même que ce, ce Grand Prix euh, ne compte ces dernières années au calendrier ça, ça vient du, du rajeunissement des fans et du fait que les Grands Prix sont très mauvais aussi enfin, ne, ne l'oublions pas le ouais, euh, Grand Prix de Monaco mémorable quand il ne pleut pas ça n'arrive jamais il y a 2011 qui était sympathique à la fin Parce que ça, s'est 2011 était sympathique jusqu'au drapeau rouge où euh, voilà. tout le monde a plongé et c'était fini. Le, le truc, c'est que Monaco, euh, non, enfin, c'est vrai que hormis la pluie, parce que ça devient un exercice d'équilibriste, euh, 2016 était pas mal parce qu'il y a eu l'enjeu le, le, le, stratégique entre Ricardo et Hamilton. Mais, euh, mais, il a mais il a plu. Et 2018, on rappelle quand même que euh, Ricardo a la voiture qui est complètement en vrac et réussit à rester devant euh, Hamilton, qui n'arrive pas à le passer pendant trois quarts de la course alors que la voiture euh, lui rend. Euh, il y aura un paquet de chevaux et un paquet de, de motricité, donc euh, ça, ça montre bien le problème, enfin pour moi la, la, la 2018 incarne vraiment le problème de Monaco en F1 aujourd'hui, c'est-à-dire que concrètement c'est impossible de passer, même si as une voiture qui a 3 secondes de mieux autour donc euh, quel ouais. intérêt quoi. Faudrait tester avec des e-scooters, si ça ne dépasse pas avec des e-scooters ouais. ça ne se passera jamais là-bas. Oh, <rire> voilà, les scooters ils le font souvent sur le parking d'une superette à Monaco <rire> La mute de Monaco. Monaco tous les matins, il y a un rassemblement de tuning, sauf qu'ils ne tunent pas des, des Golf GTI de 87, ils te tunent des, des Ferrari, la Ferrari. Donc, <rire> compliqué. Euh, bon messieurs, sous évidemment voilà, le, le commandement et l'égide de James Gordon, je vous propose qu'on commence euh, bien évidemment à, à s'intéresser à ce Grand Prix et aux, aux performances des euh, pilotes qui étaient engagés à commencer, bah écoutez déjà on va commencer par Red Bull euh, qui s'impose, encore une fois, ça fait trois victoires pour Max Verstappen sur les Grands Prix où il finit, c'est 100% quand même de, de victoires quand il termine un Grand Prix, ce qui est donc une statistique qui ne veut strictement rien dire, certes, mais Qui est extrêmement non, mais... révélatrice. de <rire> quoi ouais, je ne sais est... pas. Mais... Elle est, est, est, est plus intéressante, ces statistiques. Ça montre qu'effectivement, s'il n'est pas de problème mécanique, il va au bout et il va au bout devant. Euh, c'est vrai que c'est. Alors, à Bahreïn, il n'aurait pas, pas gagné de toute façon parce que le cas avait réussi à reprendre la main. Mais. Euh... Et à Melbourne, c'était pareil. Mais bon, ça montre quand même que, euh... que la voiture est quand même vraiment au top. Et surtout, ça montre que l'évolution de la Red Bull qui a été, qui a été amenée en Émilie-Romagne fonctionne très très bien. Parce que là, clairement, ils ont pris le dessus sur Ferrari pas énormément, mais c'est vrai que notamment en vitesse de pointe, euh, c'était un carnage, il y avait quasiment 10 km h d'écart entre les deux voitures, et euh, bah, ça a joué sur la course, puisque tout simplement au moment où euh, Verstappen avait de meilleures performances pneumatiques, il a profité aussi de cette euh, vitesse de pointe pour aller chercher Leclerc, et, et derrière il a pu contrôler la course. Donc euh, le, le point d'encouragement pour Ferrari, c'était le, le, le performance en dur, mais chez Red Bull, le point d'encouragement de, de, c'est tout le reste, sachant que Verstappen a quasiment pas eu de roulage vendredi en fait, donc euh, s'il avait eu du roulage vendredi, je pense que ça aurait été encore plus euh, facile pour lui. Bah, il va partir en pole peut-être effectivement. J'ai envie de dire que Red Bull a fait du Red Bull quand quand tout va bien, c'est que, alors ils n'ont pas eu la pole position effectivement, donc je pense que c'est en, en grande partie dû au fait que voilà, Max Verstappen s'est beaucoup plaint de tous ces problèmes vendredi à raison parce qu'il n'a pas pu vraiment apprendre la piste et quand on voit la complexité de certains passages de cette piste euh, c'était quand même très très nécessaire de, de pouvoir accumuler des tours, pouvoir comprendre et mieux régler sa voiture, donc il finit pas très très loin des, des Ferrari mais euh, voilà deuxième ligne quand même pour, pour le départ très très bon départ quand même aussi de, de Max hein, voilà, qui, qui s'impose face à, face à Sense pour déjà gagner une place à ce moment là oui. euh, il gère beaucoup mieux ses pneus médiums que, que Charles Leclerc sur, sur la Ferrari alors Est-ce que c'est dû euh, au réglage Est-ce que c'est dû euh, à la, à, au début de course aussi euh, entre les deux hommes voir, euh, voir comment ça fait. Mais voilà, quand euh, Max a réussi à passer Leclerc de manière aussi très très propre, hein, pour l'instant voilà, pour il n'y a vraiment rien à dire sur cette saison, ça a toujours été très propre entre les deux hommes, donc euh, espérons que ça continue comme ça. Euh, J'ai vraiment eu peur qu'il s'échappe beaucoup, qu'on le revoit pas. Euh, mon point d'encouragement, quand même, pour la Scuderia sur ce coup-là, c'est que, sur la fin de course, en pneus durs, la Ferrari était meilleure. Donc, voilà, deux, deux gestions différentes des pneumatiques chez Ferrari et chez Red Bull sur, sur, sur, cette, sur ce tracé. Ce qui veut dire que les, les voitures, ça, ça se joue vraiment, on dit ça se joue vraiment sur les réglages, trouver les bons réglages sur les pneumatiques, ça, on a eu la démonstration. Ouais. Euh, vivante hier que effectivement une, une monoplace pouvait très bien fonctionner en, sur un type de pneu, et l'autre monoplace mieux fonctionner sur l'autre type de pneu donc, euh, donc ça nous promet effectivement des, des batailles euh, des batailles acharnées après bon voilà Max n'a pas fait n'a pas fait une seule erreur voilà, de, de la course donc euh, voilà, sa victoire est totalement méritée même la safety car n'a pas perturbé le, le résultat aussi donc ça aurait été effectivement un dommage que ça, que ça que ça le soit puisqu'il méritait tellement sa, sa victoire sur un dimanche Maintenant voilà les évolutions de Red Bull fonctionnent, fonctionnent bien. Ils ont massivement investi sur ce tout début de saison euh, pour euh, voilà, déjà réduire, réduire le poids parce qu'ils avaient quand même un handicap de poids par rapport à Ferrari. Ferrari n'est toujours pas non plus au point minimum, mais ils avaient quand même un beau bon handicap de poids. Ça semble voilà, converger vraiment euh, maintenant, comme l'a dit Mathia Binotto. Red Bull a certainement déjà beaucoup dépensé sur son plafond budgétaire pour améliorer rapidement sa RB18 alors que Ferrari pour l'instant pas lancé un seul gros pack d'évolution et ça arrivera à Barcelone donc euh, si Ferrari a bien pris le temps de comprendre sa monoplace et sort les bonnes, bonnes évolutions à Barcelone et on pourra re-avoir cet effet yo-yo avec Ferrari qui domine à nouveau à partir de Barcelone sur quelques courses et reprenne un peu, un peu de terrain et ça va être franchement très très intéressant de suivre C'est vrai que c'était intéressant, cette, cette bataille entre Verstappen et Leclerc. Bon, on va, pour Perez, on sent quand même que ce n'était pas, pas un très bon week-end, euh, mais il n'a pas été aidé aussi avec ses petits soucis de capteur hier en, en course, bien évidemment. Mais, mais Verstappen-Leclerc, je, je, je suis assez d'accord avec Morkowski dans le chat, qui dit quand même que je pense que ce qui a aidé la Ferrari en fin de course, c'est peut-être aussi le relais très court, finalement. Alors évidemment, les pneus avaient déjà euh, des tours d'usure, mais j'ai toujours l'impression que la Ferrari dans cette phase où il faut rechauffer les pneus, où il faut se remettre... Elle m'a l'air un peu plus forte que la Red Bull sur les relais courts, mais dès que le relais s'allonge, ça se dégraine un peu plus. Et on l'a vu, euh, Leclerc a fait ses tentatives. Enfin, on l'a vu. Croyez-nous, il y a eu des tentatives de Charles Leclerc. Après, évidemment, à ce moment-là, on montrait la foule, donc compliqué de, de savoir qu'il en a eu, mais il y en a véritablement eu. Euh, mais ensuite, fin de course, Verstappen a pu reprendre un petit peu, peu l'écart, donc euh, je pense que c'est peut-être de ce Côté alors, là, que je suis Au-delà des monoplaces, c'est plutôt Leclerc qui arrive surtout mieux à préparer ses restarts que, que Verstappen. J'ai l'impression qu'il m'a l'air toujours, alors à part à Melbourne où il avait fait une petite erreur dans le dernier virage, mais sinon, il m'a l'air toujours plus près que, que Verstappen à la relance. Euh, et sur en fait, le demi-tour qui suit, généralement, parce que finalement, on voit que déjà dans le troisième secteur du premier tour après la relance, la Red Bull était au niveau en termes de performance. Donc, euh, je pense vraiment que c'est une question de mise en, en température, de mise en fonctionnement. Mais effectivement, sur les, de toute façon, sur les longs relais, on sent que la Red Bull a plus de facilité à ne pas avoir de graining, pas avoir de dégradation, là où la Ferrari est souvent sujette à l'un ou à l'autre selon euh, les températures. Donc euh, clairement, je pense que Ferrari peut faire un effort là-dessus sur la, la, la gestion des pneus de toute façon et puis euh, effectivement pour essayer de, de revenir sur les fins de relais sur la Red Bull. Parce que là, en fait, c'est vrai que dès qu'il y a un premier problème Euh, qui se passe pour, pour Leclerc derrière Verstappen, s'il arrive à passer, n'est plus repris. On avait vu déjà à, à, déjà à Jeddah euh, où il était repassé devant et après il avait réussi à gérer justement les pneus. Et là, c'est vrai que euh, ça refait la même chose. Donc euh, Ferrari doit bosser là-dessus pour avoir une meilleure exploitation sur le long terme des pneus, je pense. Ouais. Ouais, ils ont aussi besoin d'avoir un petit package aéro aussi qui permet de rattraper ces 5-10 km/h qui leur manquent parce qu'effectivement, ils sont très très bons sur les basses et moyennes vitesses. Ce qui, logiquement, en plus préserve les pneus. Donc euh, ils ont déjà un, en plus un, un avantage euh, aéro qui doit normalement leur permettre de préserver mieux les pneus. Et pourtant, ils n'en profitent pas, euh, clairement en course. Donc ça aussi, c'est un point d'interrogation pour eux. Euh, dans les points positifs pour Ferrari, tout comme Red Bull, c'est que là on a eu des, des chaleurs extrêmement fortes pour la première fois, euh, je veux dire, en, en course. Voilà, pendant, parce qu'effectivement, Bahrein, c'est de nuit avec plus de 50 degrés sur la piste, et les deux monoplaces se sont très bien comportées aussi avec leurs pneus. Il euh, n'y a pas eu d'effondrement de l'un ou au de l'autre, donc c'est aussi très encourageant pour la suite des Grands Prix à venir cet été. On ne peut pas se dire, voilà, tel monoplace ne fonctionne pas quand il fait très chaud, et on va, va s'attendre à, à une purge, en fait, <rire> avec une seule des deux équipes qui domine. Donc ça aussi, c'est, je pense, plutôt encourageant pour, pour, pour les deux équipes. Mm. Ouais, c'est vrai que c'était très très bon d'avoir vu ces, ces, ces équipes comme ça. Euh, Ferrari, bon, voilà, qui qui ne fait pas un mauvais week-end non plus du, du, du point de vue comptable avec les deux voitures sur le podium. Euh, Carlos Sainz, qui retrouve quand même un peu de confiance parce que ça devenait très, très, très compliqué pour lui. On rappelle qu'il a abandonné dans les deux premiers tours en Australie il a abandonné au premier tour à Imola euh, il s'est tapé la tête euh, en essayant de sauter le mur des stands à Miami enfin, il s'est craché en essai libre. Ah, il a à faire ouais. beaucoup. Et ouais. là, au moins, en qualif, deuxième place, il arrive à faire bon, un, un départ qui n'est pas top mais ensuite, bah, une course ma foi, messieurs, solide et une troisième place qui n'est pas, euh, pas immédiate. Oui, c'était important pour lui que, dès samedi et dimanche, il réagisse par rapport à... Alors certes, il y avait Aymola, c'était pas de sa faute, Melbourne, davantage, et c'est vrai que le crash de vendredi, il faisait un petit peu tâche, quoi, sur, le, <rire> sur le CV. Il est très important voilà, que Carlos se ressaisisse tout de suite et montre qu'il voilà, ne se laisse pas... Euh, Voilà, il ne se laisse pas avoir par cette, cette pression euh, supposée d'être chez Ferrari par rapport à Charles Leclerc qui se débrouille un petit peu mieux en début de saison. Alors, il fallait re remarquer rapidement euh, de son empreinte le fait qu'il sache piloter. Il sache piloter sur... Euh, 57 tours sans, sans se mettre dehors ou sans faire de bêtises. Euh, voilà. D'ailleurs, lui-même l'a dit, hein, ça faisait, faisait deux Grands Prix qu'il n'avait pas, qu pas fait une course complète, donc euh, son coup, il, a, il, il en a un petit peu souffert voilà, en, fin de, en fin de grand Prix, il l'a dit, il ouais, n'était pas, pas au top. Il y avait quelques, quelques tours où il a dû un peu relâcher pour, pour se préserver, mais euh, voilà de, de retour euh, comme il doit l'être, c'est-à-dire euh, sans, sans soucis, sans... Voilà, sans, sans souci voilà, dans, dans, dans la tête, je pense, pour effectivement se lancer euh, comme il faut devant son public à Barcelone. Ferrari a eu vraiment de la chance quand même sur la fin de course que Perez ait un problème moteur parce que avec les pneus médium euh, neufs qu'il avait, s'il n'avait pas eu de problème moteur, je pense que c'était un double Red Bull. Parce que clairement, ils étaient, ils étaient un peu coincés par la stratégie. Et après, c'est vrai que bah, Ferrari, c'était très très bien en qualif euh, C'était un peu moins bien en en Course, euh, même si en qualif, ils ont la chance que Verstappen fasse une erreur, donc, euh, donc voilà. C'est vrai que le, le problème pour eux, c'est maintenant de, de gérer tout ça et de faire un week-end en fait parfait parce que ça fait longtemps du coup qu'on n'a pas vu de, de, de week-end de Ferrari où soit il n'y a pas une baisse de régime en course, soit il n'y a pas un problème avec une de deux voitures, etc. Et donc, finalement, à part le doublé à Bahreïn, depuis il y a quand même toujours des, des petits soucis. Donc, c'est vrai que pour eux, ça va être important à Barcelone, de, surtout sur un circuit, ils avaient l'air vraiment très très bien cet hiver d'arriver avec un package un peu évolué et de montrer que voilà, sur un circuit qui est un peu moins atypique où il y a un peu plus de données, ils sont bien là et puis ils sont au niveau de Red Bull. Parce que pour l'instant, ils ont encore l'avantage dans les deux championnats, mais ça se resserre vraiment au niveau des constructeurs avec 6 points d'écart. Ça se resserre chez les pilotes avec 19 points d'écart, donc il va falloir qu'à un moment, ils reprennent la dynamique qu'ils avaient en début de course, qui était de creuser l'écart à chaque course. Donc c'est en début de saison. Et c'est vrai que euh, c'est bien que Sainz soit là, mais euh, finalement... Euh, voilà c'est toujours pas c'est toujours pas la copie parfaite pour Ferrari et malgré tout on peut craindre en fait le le, le problème pour Ferrari c'est de savoir est-ce qu'ils sont enfin sortis de ces espèces de spectre des mauvaises saisons de 2017-2018 où ils avaient démarré en trombe avec un Vettel qui était au niveau de Hamilton et ils se sont fait écraser par Hamilton et Mercedes est-ce que face à Red Bull ils vont être capables de produire autre chose et de justement réussir à à tenir tête au développement de Red Bull à tenir tête à Verstappen qui malgré tout à l'a montrer l'an dernier quand même vraiment une machine comme il Hamilton sait l'être Leclerc va devoir aussi euh, prendre cette, euh, ce rôle-là tout le long de la saison et c'est vrai que pour eux c'est une saison à enjeu et une saison dans la... qui les met dans une position dans laquelle ils n'étaient pas encore donc euh, pour l'instant on voit que ça tient mais ça tient un peu limite et c'est vrai que bah, finalement le premier point crucial ça va être le développement pour voir si à partir de, de Barcelone ça peut être un peu mieux alors la copie est très bonne, hein. encore une fois la voiture est vraiment, vraiment très bien née elle est performante partout, ils font des pôles ils font des podiums, il n'y a pas de il n'y a absolument pas de danger, mais c'est juste qu'en face ils ont Verstappen et Red Bull qui sont une très très grande forme, dont les problèmes de fiabilité commencent à être un peu améliorés, pas encore résolus mais améliorés, et euh, bah, du coup ils vont plus avoir le droit à l'erreur, et malheureusement ça reste encore, il reste 18 courses pendant lesquelles ils n'ont pas ce droit à l'erreur, donc c'est là que ça va être compliqué. Est-ce qu est que aussi l'erreur de Charles Leclerc à Imola ne, ne commencerait pas à prendre un peu d'importance, parce qu'effectivement bon, à ce moment-là on se dit, allez, ils ont de l'avance, il n'y a pas de souci. mais là, si, si la, la, la tendance s'inverse, euh, ça peut vouloir compter à la fin. Hein. Ça peut compter, effectivement. Après, on a vu que voilà, Red Bull n'est pas encore à l'abri de, de soucis. Hein. Il y a quand même pas mmh. mal de soucis euh, techniques euh, ce week-end chez, chez Red Bull. Euh, vendredi, euh, on va faire sa est quasiment garage toute la, toute la journée, et ça a failli coûter la course à Sergio Perez aussi, euh, problème de capteur moteur, euh, dimanche. Donc, euh, Pour l'instant, chez, euh, chez Red Bull, pardon, il y a toujours une alerte fiabilité quelque part qui doit... Euh, qu'il doit traiter dans la tête. Hein. Et tant que euh, tant qu'ils n'auront pas passé trois quatre courses sans aucun souci, je pense qu'ils euh, auront toujours un petit peu cette crainte, voilà, du petit pépin qui arrive et qui, euh, qui pourra effectivement les faire de nouveau euh, redistancer par, par Ferrari. Après, pour rejoindre ce que dit Manu, je suis totalement d'accord avec lui. C'est vraiment euh, la réussite de la course au développement, ce qu'on n'a jamais réussi à faire Ferrari ces derniers temps, ces dernières années, euh, qui va nous dire si effectivement la scuderia Ferrari a vraiment euh, remis à plat toutes ces procédures tous ces dispositifs de, de A à Z à Maranello -à si la course en développement est réussie et elle peut tenir tête à Red Bull ou au moins effectivement améliorer euh, graduellement la monoplace euh, et, que et que ces évolutions fonctionnent là on peut dire ça y est, Ferrari a vraiment de retour dans le, dans, dans le jeu ils savent faire une ou deux qui va vite et ils savent la développer aussi et c'est effectivement, tout l'enjeu va venir là c'est à dire que dès, euh, dès le prochain Grand Prix dans, dans, dans deux semaines on verra ce que Ferrari va sortir et si ça fonctionne bien euh, on peut dire ça y est, Ferrari a vraiment résolu tous ses problèmes, maintenant ils ont les, tout, tout les toutes les armes de, pour pouvoir effectivement jouer un titre mondial quoi. donc ça c'est vrai que dans 15 jours on, on a des réponses assez, assez intéressantes de ce côté là Ça va être à suivre, très clairement, mais en tout cas, bah, écoutez, on a encore eu une bataille au moins entre les deux, qui certes n'a pas été euh, titanesque, parce qu'à un moment donné, quand vous avez dit qu'il va être de plus en ligne droite, c'est un peu plus facile, certes, mais il fallait, euh, il fallait négocier ce, ce Grand Prix sans faire de faute. On a vu les pilotes qui étaient bien fatigués. d'ailleurs, après, après la course, ils ont fini exténués, on les a rarement vus comme ça. Preuve ouais. qu'il faisait chaud, mais surtout aussi que les F1 2022 sont un peu plus physiques, euh, et que c'est un peu plus euh, difficile de tenir, en tout cas, sur, sur l'ensemble d'une course. Donc finalement, pas des mauvaises nouvelles, parce que c'est un peu ce qu'on qu voulait, Manu. Non, que, je pense que le, on va, là où ça va être compliqué pour eux, c'est Singapour, parce que Singapour, ils finissaient déjà euh, exténués euh, en âge en et tout ça. Et là, on voit à Jeddah et à, à Miami, qui ne sont pas des circuits aussi violents que Singapour sur l'humidité, la chaleur et la, la, la, la tension pendant deux heures, parce que la course est très longue à Singapour, elle fait toujours deux heures. Euh, ça risque d'être très compliqué pour eux, donc je pense que ce sera... Euh, un des circuits où les, les erreurs sont les plus nombreuses en fin de course. Mais surtout si on nous double Singapour, qu'on nous fait une course de jours, <rire> Ça peut être très sympa là-bas, <rire> en termes de physique. <rire> ah, je, je, je voudrais fait. pas être pilote le 2F1. Les deux le même jour Ce serait très bien. Non <rire> Allez Avant d'une course à Singapour deux jours, on se rendra compte que c'est sous une autoroute. Hein. Ça, il faudra faire attention. <rire> Puis pas... Après, Après, je n'ai pas trouvé ça si moche, le passage autoroute. Ça allait. Voilà, à Miami, ça allait. Mais à Singapour, c'est béton. Après, si tu les fais toutes les deux le même jour, euh, toutes les voitures sont disqualifiées pour la deuxième course parce qu'ils auront tous perdu 10 kg, 12 kg. Ils seront tous sous le poids. Ceux <rire> <rire> qui vont arriver, ils vont être secs sur la grille de la deuxième. <rire> et ils vont être. Euh... Oh, regardez à quel point les piottres de F1 sont affûtées. Non, non, déshydratés. C'est le, le beau coup. <rire> c'est pas... Il qui nous dit qu'il n'y avait pas de boisson, d'ailleurs, pour Carlos Sainz. Ouais, c'est. tombe toujours sur les bons Grands Prix, ça. Mais encore une fois, on rappelle ouais. que, de toute façon, au bout de 5 tours, l'eau, elle est bouillante. Donc, euh, c'est pas euh, forcément un si gros problème. Qui, qui faisait ça de mettre des, des sachets de thé dans son... Dans sa boisson, je ne me rappelle plus, mais c'était une très bonne idée à l'époque. Il, il mettait des sachets de thé puis comme ça, puis c'était du thé chaud qui arrivait. c'est toujours pas agréable, mais au moins euh, c'est Moi mieux. As du café alors. <rire> ah, c'était Théâtre à donc. Euh. La, la caféine, c'est pas, les... pas dans les, substances illicites. T'es botte à disqualifié disqualifier de toute sa carrière dans les femmes parce que dopé. <rire> Rendez-vous compte de ça. Euh... Et alors, je ne m'attendais pas forcément à en parler de suite. Mais Mercedes, bah, 5 et 6 finalement à l'arrivée. Euh, oui. George Russell qui a une nouvelle fois atomisé Lewis Hamilton comme les résultats le disent, bien évidemment. Hein. Numbers don't lie. Euh, <rire> oh, <mais qu> on <rire> espère l'avait demandé il y a déjà 3 ans. Est-ce que la carrière d'Hamilton est finie Je veux dire, au bout d'un moment, ah. il faut se poser la question. Les Lewis, Lewis Hamilton est-il finito <rire> Voilà, à un moment finito. donné, si on ne vous le demande pas. D'autres émissions le feront, bien évidemment, parce que c'est la question sur toutes les lèvres des vrais fans de F1. Non, non. Un petit sondage, là. Hein <rire> oh, oui, bordel, attends. Oh, ça va être formidable. Alors, Hamilton est-il finito Est-il finito, <rire> est finito Bien sûr que non, frérot. Oui, il est finito. Voilà, vous avez trois minutes pour voter sur le chat Twitch, bien évidemment, et j'espère que vous ferez des... Des bons votes, bon c'est important. Le bon choix, le bon choix. <rire> le bon choix euh, si on serait tous bannis, bien entendu. <rire> euh, on, on, on le précise, pour les trois du fond, on, on plaisante. C'est de, de, de l'humour. Non, non, non, non. Euh, <rire> pas du tout. Il est <rire> finito et je vais vous exposer pourquoi en 15 points. Euh, ouais. Je n'ai que ça à faire dans cette émission. Euh, non, mais c'est vrai, bon, c'était quand même euh, un, un week-end week à deux facettes. C'est-à-dire qu'on les, les a cru un peu retrouvés vendredi. Eux-mêmes ont un petit peu trollé hein, le monde là, avec leur petite, une petite infographie. On a barré les 1 des positions. Ça leur a un peu revenu sur le coin de la figure des samedis, très clairement. Euh, parce que c est, c est, je pense qu'on voit clairement que cette voiture sur un tour est extrêmement délicate. Et, et on n'arrive simplement pas à la mettre la, dans la bonne fenêtre quoi, de, de fonctionnement. Parce que quand on voit le, le, le premier relais de, de George Russell hier, c'est tout à fait correct et, et convenable. Et c'est ce qui lui permet d'aller chercher cette cinquième place au final avec petit coup de pouce du destin, mais peut-être aussi, sûr une intelligence de course d'avoir songer à, à partir de cette stratégie un peu décalée. Ce qui était impressionnant, c'est qu'avant euh, le 40e tour, il était encore en train d'améliorer ses meilleurs tours en course, en fait, donc c'est ça, le... pour moi, c'est ça la grosse performance, c'est que la voiture tient les pneus, alors les pneus durs de chez Pirelli cette année ont l'air vraiment très durs, euh, ils ont l'air d'être increvables, mais euh, on a quand même vu des pilotes avoir du mal à les garder en bas, il faut quand même les garder dans les fenêtres de fonctionnement au fur et à mesure de la dégradation, et euh, Leclerc a, euh, Russell a réussi parfaitement à gérer ses pneus durs justement jusqu'à la, la voiture sécurité et au tour 37 ou 38 a dit euh, qu'il voulait justement bah, les prolonger jusqu'à la fin si possible en espérant qu'il y ait un, un événement qui puisse permettre d'avoir un arrêt gratuit c'est ce qui s'est passé et c'est vrai que ça fait plusieurs fois du coup, que Russell profite euh, d'une bonne stratégie ou d'un coup de pouce du destin pour, euh, pour euh, faire une bonne performance Alors, sa qualification était moins bonne. Il en a beaucoup chié au départ, parce qu'il est parti 12e, il s'est retrouvé 16e. Il a même plaisanté hier sur F1 TV en disant qu'il s'était demandé ce qui se passait vraiment quand il s'est fait doubler par Alex Albon. Mais euh... <rire> mais euh... Et voilà, c'est vrai qu'il s'est retrouvé vraiment loin, mais il a réussi à remonter rapidement. Derrière, il a fait plusieurs dépassements qui étaient cruciaux à ce moment-là. Et après, il s'est rendu compte bah, que euh, avec son bon rythme qui progressait, une fois qu'il était 5e, au pire des cas, en fait, il était septième s'il s'arrêtait, et que s'il tenait 10-15 tours de plus, il serait quand même septième. Donc, du coup, il a dit, on attend, et effectivement, il a bien fait, et ça lui fait un cinquième top 5 de la saison. Donc, c'est le seul pilote euh, du plateau à avoir fait que des top 5 cette année. Donc, euh, là-dessus, quand même, bravo à lui, parce que, oui, il a quelques coups de pouce, mais n'empêche que, pour l'instant, il est très, très solide chez Mercedes. Ouais, alors juste pour revenir un petit peu en arrière avant la course, quand même, pour euh, resituer un peu le contexte de, de Mercedes sur ce Grand Prix-là, ils avaient quand même pas mal d'évolution pour tenter de, de contrer le, le marsouinage. Euh, et ils semblent quand même avoir réussi à découvrir des, des, des choses, des pistes, même s'ils n'ont pas toujours tout compris pourquoi la, la monoplace marchait à un moment où il y a pas d'autre. Mais euh, il y a quand même voilà, des percées qui sont faites sur cette W13. Ça, c'est très, très important. Après, euh, je demande aussi sur un autre circuit, parce qu'on s'est quand même rendu compte que même s'il y a quelques bosses euh, ici et là sur le tracé de Miami qu'on a pu voir, sur l'ensemble du tracé, le, le circuit était quand même plutôt plat, ce qui fait qu'on a vu beaucoup moins de marseillage aussi sur la Ferrari. On n'a quasiment pas vu sur la Mercedes dès le premier jour. J'ai d'ailleurs dit à Manu, dès, dès le premier rouage, euh, c'est moi ou elle ne rebondit plus du tout cette Mercedes plus. Du tout, voilà, donc là on était voilà, estomaqué. Après, ça a sorti des chronos. On s'est dit, OK, bon, bah, ça y est, ça, ils, ont, ils, ont, ils ont trouvé, ils ont, ils ont mis le doigt dessus. Sauf que, bon, après, ils ont, ils ont re été un petit peu en arrière. Euh, ils sont un peu bourrés sur de Russell pour les qualifs. Euh, donc, voilà, c'est en train, de, en train de, de, de se décanter chez Mercedes. Donc, c'est très, très bon pour la, la, la suite du championnat. Ça peut peut-être avoir une bataille à trois sur, sur des victoires. Peut-être pas pour le championnat ou le, le titre mondial s'ils prennent trop de retard. Mais ça, déjà, voilà, c'est quelque chose de, de très important à dire. Voilà. Après Hamilton, je suis désolé, il a fait, il a fait un, a fait un très bon week-end aussi. Euh, il bat euh, Russell en qualif. Euh, il fait, euh, il fait une meilleure course que que, que son équipier aussi, euh, mais euh, se fait avoir effectivement par la, par la voiture de sécurité. Donc là, c'est clairement c'est. Euh C'est un, un problème euh, qui est, qui ne est pas du tout à mettre sur, sur son compte, parce que voilà, la voiture sécurité, bah, si elle intervient au même moment, bah, vous en payez le prix, mais il souffrent quand même un excellent résultat. Donc Mercedes fait un, un, un excellent résultat. voilà Je pense aussi qu'ils ont réduit leur poids euh, sur la voiture grâce aux bijoux en moins de, de Lewis Hamilton. J'espère mmh. juste qu'on va, qu va en parler. Euh, <rire> aussi. Euh, non, voilà, non, juste votre trêve de plaisanterie. voilà Ça, ça, ça progresse, c'est très bien. Euh, les deux sont solides, ça a l'air de, de s'entendre Un petit peu, alors bon, on a senti comme Hamilton un peu chafouin à la radio euh, sur la stratégie. Euh, voilà, quand euh, quand il veut s'arrêter et que l'équipe l'entend pas, euh, c'est qu'il se fait pas entendre. Et quand euh, l'équipe doit l'arrêter et qu'il qu n'arrête pas, c'est encore la faute de l'équipe. Donc, ça aussi, il euh, faut aussi qu'il revoie un petit peu son, son discours aussi hein, par, rapport à, par rapport à ses stratégistes. Euh, sinon, voilà, c'était un week-end plutôt euh, ben un peu à l'image des, des quatre premiers. En fait finalement, c'est on, on sauve des meubles à chaque fois. Euh, et on y arrive donc, euh, donc voilà sauf que Red Bull effectivement, a quand même repris beaucoup de points depuis donc euh, la deuxième place du de championnat s'est quand même éloignée euh, à vitesse grand V en l'espace de, de quelques courses mais euh, ouais, si Mercedes trouve la, la clé, la solution d'ici Barcelone et, et analyse correctement les données de Miami euh, je ne serais pas étonné à ce qu'on voit une Mercedes W13 à 3, 4, 5, 6, dixièmes grand maximum au lieu d'une seconde sur les prochains Prix. Ouais, il faut pas... Ils ne sont qu'à euh, euh, mm. 62 points pardon, de Ferrari, alors qu'ils sont entre guillemets à la ramasse. C'est euh, voilà, une limitation des dégâts qui était quand même plus qu'intéressante qu de ces 5 premiers Grands Prix. Le tchat euh, a décidé que non, les Wies Hamilton n'étaient pas finito. Euh, je suis euh, navré pour ceux qui pensaient que c'était le cas, mais donc maintenant, c'est une <rire> preuve irréfutable, bien évidemment. Merci Max Olliel, d'ailleurs, pour, pour l'abonnement euh, sur Twitch. Mais euh, effectivement, là, bon, pour Hamilton... Je peux aussi comprendre un peu la frustration, ça fait deux fois qu'il se fait voler, entre guillemets, face à Russell. Euh, ouais, ouais par la Enfin, pas par la stratégie, mais par la, les, les faits de course, plutôt, des événements. Ouais. Et même à Jeddah, il, il se qualifie mal, du coup, il part en pneu dur et ça ne lui, ça lui réussit pas parce que le, le, le safety car intervient au 16ème tour, je crois, qui est à peu près le pire fenêtre possible pour le, les, les pilotes en pneu dur. Et là, hier, que lui, entendre Russell en dur, ça sourit à Russell. Donc, je comprends qu'il y ait de la frustration. Le seul de bémol que j'ai, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il leur reproche à son équipe en fait oui. et c'est un peu dommage d'avoir cette espèce d'impression où finalement il, on dirait qu'il leur fait des reproches alors qu'ils y sont pour rien sur le fait que les safety car sort tard, mais bon, j'imagine qu'encore une fois ils sont en course, il euh, y a de la frustration, de la fatigue euh, de l'effort physique, de la tension on peut pas leur en vouloir non plus pour ça et à part ça c'est vrai que la, la saison d'Hamilton est très correcte. Euh, son week-end était très bon le gros, la grosse inquiétude pour moi pour Mercedes c'est savoir euh, pourquoi en fait samedi matin sans avoir changé grand chose ils Sont revenus à une voiture qui marsouillait à mort en fait, parce que samedi matin en essai libre 3, euh, Russell était enfin la voiture rebondissait affreusement. Et, euh, et Russell disait d'ailleurs que même ils n'avaient pas changé grand chose pour vendredi et que c'était un peu un, un miracle que la voiture n'ait arrêté de, de marsouiller comme ça. Donc c'est vrai que s'il a, il a dit que ce serait un week-end très important et probablement crucial pour comprendre euh, ce qui se passe autour de la voiture, mais maintenant ils vont devoir effectivement décortiquer ces données et voir à quel point. Euh, à quel point ils arrivent à, à percer le secret en fait, de, ce, de, cette, de, ce, de cette absence, puis ce retour du masculinage. Euh, c'était très drôle d'ailleurs d'écouter Hélène de Nois qui parlait de son casque bah, basket et qui a dit que c'était George Russell <rire> qu'on aurait dû le prendre tellement sa voiture rebondit. Euh, c'était assez, euh, assez drôle bien évidemment, mais voilà, bon Mercedes ça continue à être assez, euh, assez complexe, mais... C'est vrai que je pense aussi que pour les Miss Hamilton, c'est pas facile de se dire que voilà, son équipier, bon bah il est parti, euh, il est parti loin, il s'est retrouvé 16e au premier tour. Il est remonté, Russell, à Alors, sur une piste, évidemment, plus facile pour les dépassements euh, que, que, que Imola, mais à Imola, Hamilton, lui, était dans une espèce de passivité pendant vraiment toute la course et il n'y avait jamais oui. eu cette petite étincelle ce petit déclic alors que là bah, on a vu que Russell lui arrivait quand même à remonter à se battre à faire des, des choses intéressantes petite bataille sympathique aussi d'ailleurs entre les deux Mercedes hein, en fin de course euh, on sentait que c'était quand même assez chaud enfin encore une fois tout ce qu'on vous raconte sur la fin de course euh, peut s'apparenter à de la légende urbaine vu qu'on n'a rien vu Euh, bien, bien évidemment, mais on vous promet que tout ça s'est passé. Hein. Ce, ce n'était pas qu'un bug d'affichage, la, la tour à gauche des noms qui bouffait toutes les 3 secondes. C'est simplement que le réalisateur, visiblement, était parti pour un petit café. Euh, il avait besoin de se remettre un petit boost de caféine pour finir la course, peut-être, je ne sais pas, mais c'était assez. Le euh, début de, début de course a été difficile niveau euh, spectacle, quand même. Mmh. Oui, ça en fait, ils sont endormis. Ils sont endormis sur un bouton, <rire> ça, un bouton. pour suivre bouton Verstappen. Donc voilà, ça fait ça pendant, pendant 20 tours à la fin. Euh, non, mais c'est le petit, un, petit euh, intermède entre guillemets, messieurs. Mais la réalisation hier était, était vraiment. Mais c est, c est... Les plans de 15 secondes sur les gens, je n'en peux plus. Le Covid, c'était très bien quand c'était à huis clos. <rire> voilà. Bannissons le public. Nous. Bannissons le public des circuits. Le vrai problème de l'effort aujourd'hui, c'est le public. Voilà, on l'a dit. <rire> c'était mieux quand ce sport était regardé par personne. Voilà, c'est merde. Ça. On était entre nous, tous les trois. Voilà. Donc, quand, <rire> quand, ça. Ça, quand ça faisait 500 000 sur, euh, sur Canal, c'était mieux que quand ça faisait 1,5 million. Vous le dites. Voilà. <rire> non, non ah, mais, mais en fait, c'est juste qu'ils en abusent. Et ils en c'est Déjà, la dernière fois, on a vu euh, le, le, quand euh, Leclerc s'est planté, on a vu. Euh, 13 secondes de science qui, qui regardait les caméras, enfin les écrans, et là, hier, c'était pareil, il y, des, il y a des erreurs de fait par les pilotes et tout, plutôt que de nous montrer ce qui se passe en piste et la suite, on nous montre les gens qui sont choqués ou qui, oh là là, il s'est passé quoi, enfin on s'en fout, je veux dire, les, les, les réactions des, du public, on s'en fout vraiment, en fait, c'est ça qu'ils devraient comprendre, donc... et c'est une critique qui ressort assez pour que pour que la F1 puisse voir que ça gêne les gens dans leur perception de la course en fait. Donc moi c'est vraiment quelque chose... On qu en encart, on pourrait l'imaginer en encart. moi ça me viendrait pas... En oui, encart, tu en, bien on, sûr. On est en 2022, tu as tellement de, de moyens techniques pour pouvoir changer les choses. Moi je suis ouais. désolé, la première attaque de Leclerc, euh, on suit toute la zone DRS de l'hélicoptère et au moment où il se rapproche, on passe à une vue du public ou de... Oui, de, de célébrités, moi je ne sais même plus la différence à un moment donné, à vous montrer des gens, c'était tous du public pour moi, tu pouvais, tu pouvais, ça pouvait être Michael <rire> Jordan, moi c'est... Oui mais James Jordan <rire> aussi. <rire> Pardonnez-moi, oh, ah, on me dit, oui, attendez, parce qu'il est 21h19, ça fait juste un tout petit peu, Voilà, je respire un petit peu maintenant, ça va quand même beaucoup <rire> mieux. Ça fait un peu longtemps. Ouais. Euh, mais mais c'était... Ce, ce Là où j'ai vraiment beaucoup de difficultés, c'est vraiment de pire en pire la réalisation ouais. F1 c'est ça qui est très gênant est... Le, le, le réalisateur d'hier a quand même atteint le niveau de Monaco 2021 <rire> qui maintenant, le réalisateur de Monaco il se dit alors, mon coco, je vais te montrer ce que je sais faire sur Monaco 2022, c'est encore mieux mais euh, c'est un vrai. parallèle intéressant entre réalisation de la course et réalisation de la direction de la course <rire> c'était aussi de pire en pire alors... est-ce qu'il ne va pas <rire> falloir voilà, arriver à un moment où il y a un seul réalisateur quelqu'un de, de chevronné et qui a Voilà, qui, qui se déplace sur les 23 Grands Prix. Quoi. Ou, ouais. ou, un, ou un duo voilà, qui, hein, qui assure effectivement. Euh, Mais je me demande si c'est pas principalement le même à chaque fois, un réalisateur euh, sur la F1. Je euh... sais pas comment ça fonctionne maintenant. je sais que, euh, alors, En tout cas, maintenant, la, la forme euh, ouais. réalise tous les Grands Prix sauf Monaco. Euh, c'est ça. ça c'est c'est acquis. Donc... Est-ce que c'est le même réalisateur Je suis pas certain non plus. Voilà, quoi. pas sûr, c'est sûr. Mais, bah, en fait, le, le problème, c'est que je trouve. Ou c'est le même réalisateur à chaque fois. Où le cahier des charges est suffisamment restrictif parce qu'on a toujours les mêmes soucis en fait. C'est-à-dire que d'un mmh. grand prix à l'autre en fait la, la réalisation ne, ne diffère pas trop parce que ce sont les mêmes soucis qui sont... Euh, qui sont, ouais, qui sont peut-être qu'il y avait certainement, je pense, un mec de Liberty Media, peut-être chez Escarré qu'on a vu sur la qu rue qui était peut-être pas loin, très loin de la régie, qui a demandé à ce que, voilà, on mette en avant les infrastructures de Miami, tout ce qui a été fait, voilà, le public qui est là, qui s'éclate. Je pense que, voilà, ce grand prix a été extrêmement marketé du début à la fin et le fait de voir du public et des gens qui s'amusent ça fait aussi partie du cahier des charges à respecter, peut-être que les gens de F1TV ont, ont, ont grogné en, en silence mais ont dû, voilà, ont dû faire je avec pense. ça. Ah ça oui, ça, de toute façon je pense que c'est effectivement dans le, dans, le, dans le cahier des charges, mais après je pense qu'il y, y, a, y a un moyen de le faire euh, qui est mieux il y, y avait beaucoup d'opportunités hier pour montrer les, les célébrités et les fans, et d'ailleurs ça a été utilisé à pas mal de moments. Moi, je suis désolé, quand, on, quand il ne se passe strictement rien pendant la course, ça ne me dérange pas qu'on ait un plan euh, sur les VIP qui s'amusent. Enfin, voilà. C'est de <rire> laisser approximativement 50 minutes pour le faire, en plus. Donc. Voilà, il y avait quand même de quoi faire, donc c'était pas, pas très gênant. Mais à l'ailleurs, c'est aussi montrer, c'est mettre en avant le produit Formule 1 euh, dans, une, dans sa globalité. Donc ça, c'est pas, pas un problème. Alors, il <rire> y a Zero qui nous demande « Quelqu'un peut expliquer qui est ce Rondouillard qui fait son apparition de temps en temps à l'écran Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon ?» Alors, C'est James Corden, bien évidemment, euh, animateur de talk show aux états unis et qu'on a vu tout le temps, partout, chaque instant. Il a forcé euh, pendant le Grand sa présence. Et genre, jeudi, il me sortait par les yeux. quoi. Ah, C'était incroyable. C'était en, en immersion chez McLaren, il me semble, c'est ça Oui, ouais, ouais, bon, il y ouais. en des chez McLaren, mais après quatre tweets sur lui euh, le jeudi après, midi j'ai vu un tweet de Mercedes sur lui dans le garage. Donc là, j'ai dit, ah, c'est bon, quoi, au bout d'un moment, il faut arrêter. Après, il fait Sachant qu'on avait reçu ouais. des photos XPB, où il y avait genre 15 photos de lui entre-temps, donc euh, j'étais <rire> T'as bon. que des photos de James Corden dans ta galerie. James Gordon, ouais, Grand Prix aussi. C'est pour, <rire> voilà, pour vous donner une idée. Comme, il a fait comme George Lucas. Sauf que quand George Lucas va sur un Grand Prix, on fait une photo de lui. On dit voilà, il est là. Puis il est passé dans les autres équipes. Et puis, puis voilà quoi. Et surtout que George Lucas allait sur les Grand Prix bien avant que ce soit hype en fait. Il George Lucas et Michael Douglas, c'est des mecs qu'on voyait sur les Grands Prix il y a 20-25 ans qui ont toujours été là. C'est vrai pas que j'étais déçu qu'on n'ait pas plus bien avant Michael Douglas parce que lui c'est ouais. quand même un, un gaillard. Euh, il n'a pas remis le pneu Pirelli Si, si, si, puisque ah, si, le pardon, père si. a fait dédicacer son Pirelli par Michael oui. Douglas. Ça, c'est la <rire> Mais il doit Ça, être vert, Lewis Hamilton, parce qu'il en, a... <rire> en a 300 000 des pneus Pirelli <rire> chez lui. Mais de toute façon, Mais, <rire> Wilson, même pas qu'ils qu'il en fait. <rire> Mais il n'y a pas de dédicace. Ah bah non, il n'y a pas de dédicace de Michael Douglas dessus. Euh, c'est assez incroyable. <rire> euh, c'est vrai que, comme dit o <rire> James Gordon pourrait faire le Ross Brown jeune dans un biopic. <rire> ça marcherait très bien <rire> oh, on ne donne pas des idées au réalisateur de Driven parce que s'il était là ce week-end ce, serait... oh, ce serait extraordinaire franchement je trouverais ça absolument incroyable euh, après effectivement pour ceux qui ne suivent pas la culture US, euh, c'est vrai que cette personne était inconnue hein. Oui, voilà, c'est ça encore une fois c'est un grand prix qu'il faut placer vraiment sous le signe de l'Amérique euh, ouais, ouais. moi je, je vous avoue que depuis tout à l'heure je n'arrête pas de rafraîchir la page d'accueil de racer.com parce que j'attends les chiffres d'audience Euh, avec une certaine impatience, parce qu'on vous rappelle qu'on est globalement dans, une, dans un état euh, où, où, où potentiellement la F1 a peut-être fait plus d'audience que la NASCAR hier hein, aux états unis ouais. ce qui serait largement du, du jamais vu. Euh, Est-ce est... que cet état serait proche de l'Ohio Totalement, <rire> totalement. Pas euh, <rire> oh, joli. <rire> Désolé. Et on salue également les états d'Amérique, bien, bien oui, évidemment. Bien, sinon, euh... Continuons dans la bonne musique, c'est important. Dans cette semaine de ah Garovision, ça, ça marche bien, c'est important. <rire> Je l'ai en tête maintenant, par contre, c'est extrêmement long. Oui. Euh, C'était la base. Non, non, mais c'est. Encore une fois, en, c'est important aussi de replacer ce, ce côté-là, parce qu'on vous écrit en bas le Super Bowl de la F1, c'est pas dans la moquerie, c'est absolument ce qui était vraiment voulu par Liberty Media. Il faut, il faut comprendre que le Grand Prix le plus prestigieux de l'année, c'est Miami, aujourd'hui. Cette année-là, ce sera et, Miami. Et, euh, et c'est vrai que bon tu, tu dis que c'est américano-américain, et quand tu vas sur... Euh, enfin, quand tu regardes le Super Bowl, donc nous, en France, on prend l'antenne une demi-heure avant, mais si tu prends les chaînes américaines qui, euh, qui elles, prennent l'antenne 4 heures avant, ils passent 4 heures à montrer les footballeurs qui arrivent au stade, et sinon, ils interviewent des stars. Ils font que ça pendant 4 heures. Et en fait, tu arrives au début du match, tu sais quasiment l'intégralité des... des, des Écoute, il y a, ouais, je crois qu'il y a 90 000 personnes, dont à peu près 20 000 personnes connues, et tu as au moins vu au moins une fois 10 ou 15 000 de ces personnes-là, quasiment. Et c'est vraiment fou parce qu'ils font, euh, c'est quelque chose qui est très culturel chez eux. Nous, ça, pour, pour nous, Européens, c'est vraiment un truc qui nous dépasse complètement parce que on n'a pas cette culture et on ne présente pas les, les événements sportifs comme ça. Mais eux, c'est pareil aussi pour les matchs de playoffs en NBA, où les stars sont au bord du terrain et où on les voit très régulièrement à la caméra. Euh, C'est pareil en baseball, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas surprenant. Mais, euh, mais effectivement, c'est vraiment ce côté Super Bowl de la F1. Quoi. Oui, mais il y, y a beaucoup d'animations dans les sports US qui mettent aussi en avant les, les, les fans dans le, dans le, dans le, dans le public. Genre, typiquement, voilà, des, des photos, retrouver la personne dans le public, ce genre de choses, voilà, au, au mi-temps de match. C'est vrai qu'en Formule 1, on ne peut pas encore faire intervenir les fans pendant la course. Ça reviendra, reviendra peut-être. Le, le fan boost en F1, euh, qui sait <rire> Ils vont <rire> mettre une kiss-cam. Pour un dépassement pour la tête. <rire> ouais, ça mais, bien. mais ouais, effectivement, les Américains sont très très habitués à cette interaction entre sport et public. Et c'est vrai qu'un sport automobile, pour l'instant, c'est un peu limité. Donc euh, euh, voilà, ils ont essayé de le faire du mieux possible, mais c'était un, un peu tout match. Là, c'était difficile pour beaucoup de monde, mais le, le réveil à, à 5h30 du matin pour le Grand Prix de Las Vegas, <rire> le dimanche matin, et voir que ça va être Miami puissance 1000 va ah, falloir se mouiller la nuque hein, parce que... Euh, alors il y a, y, a y a des signes entre guillemets encourageants euh, de notre côté fan vraiment de F1, c'est-à-dire qu'apparemment, je crois que c'est Adam Stern qui avait fait un peu le tour des, des popotes, ou... Euh, non, c'était euh, Adam Cooper également qui avait fait un peu le tour de tout le monde, l'expérience vécue par les VIP euh, et par les, euh, les, euh, on va dire les mécènes du Grand Prix a vraiment laissé à désirer. Donc c'est peut-être le côté positif, c'est entre guillemets, c'est de se dire, ok, il faut peut-être juste tout petit peu euh, limiter les choses, parce que si euh, les célébrités ne veulent pas revenir l'an prochain, le Grand Prix n'a pas vraiment de raison d'être. Euh, on va pouvoir continuer à faire payer euh, 5000 balles le billet euh, pendant, euh, pendant encore 10 ans. donc C'est la chose où il va falloir voilà, être un peu plus... Euh, c est, c est, en fait, c'est bête, mais c'est tout ce qu'il faut suivre de ce week-end, c'est-à-dire qu'il faut regarder qu qui, comment ça s'est passé pour les gens euh, extraordinairement fortunés, parce que c'est ça qui va faire, évidemment, l'avenir du Grand Prix, parce qu'à un moment donné... Euh, faire survivre un grand prix quand tu as 130 000 spectateurs à 300 euros la place, c'est facile. Mais si tu n'as euh, si que 3 000 spectateurs à, à 3 000 dollars, ce n'est pas non plus très simple. N'oublions pas aussi qu'il y a un juge dans l'affaire qui attendait les données audio, sonores et les mesures de bruit de, hein, du week-end pour pouvoir trancher pour la suite euh, des événements aussi. Et là-bas, ça rigole pas. Hein. Je veux dire que ouais. si, euh, si effectivement il y a des choses qui sont prouvées, euh, on cherche pas à comprendre qui est l'organisateur, qui est le promoteur, si ça vaut 5 millions, 10 millions... Euh, plus ou moins, euh, si, si ça dépasse, euh, que ça gêne, c'est fini. Quoi. Dire, il faudrait qu'il trouve une solution. Quoi. Après, je pense que bon, c'est sur trois jours, mais euh, finalement, je pense que ce n'est pas pire qu'une saison de NFL où tu as un match tous les dimanches et où il y a beaucoup beaucoup de bruit. Parce qu'il faut oublier qu'un match de NFL très régulièrement, ça se ressent sur l'échelle de Richter tellement il y a de bruit et de, de, de brassage dans le stade. Et je pense que finalement, malgré les bruits des voitures, ça aurait été assez correct, surtout que le stade est quand même vraiment reculé de la... De la banlieue qui, qui se plaint. Donc, ça, je pense qu'ils vont trouver une solution. Et au pire des cas, mon avis, Liberty allongera un peu d'argent à la municipalité pour, pour faire taire les, les, la grogne. Mais, euh... Mais oui, moi, cloche. je lance que... une grosse cloche. Une grosse cloche <rire> au-dessus. Un, <rire> un dôme. Le dôme. La série. Jamais un grand Mais prix alors... n'avait lieu sous un dôme. Maintenant, ah c'est fait. C'est bien qu'Epidote avait chaud mais euh, non, après le truc c'est à voir effectivement moi c'est plutôt euh, bah, en fait on ne s'improvise pas Super Bowl et là, ils, ont, ils ont un peu remarqué cette année, ce week-end c'est à dire que c'est bien de faire un événement avec beaucoup de faces beaucoup de stars et tout mais si tout le monde repart moyennement content euh, c'est un peu compliqué de, de, de pérenniser l'affaire donc c'est vrai que ce qu'a dit Adam Cooper donc, il, a, il a dit hier déjà que les gens n'étaient pas très contents du paddock club et aujourd'hui il a carrément dit euh, que euh, c'était euh, il y avait beaucoup de, de, de potentiels sponsors et de gens fortunés qui ne voudraient plus remettre les pieds sur un grand prix de F1, donc mmh. c'est quand même a priori que l'expérience n'a pas été très bonne donc à voir comment ça se traduira euh, l'an prochain à 13 000 dollars le McDo, effectivement ça veut faire cher, <rire> c'est complexe hein, non y a eu des... bah, ils étaient heureux pourtant les 4 cons sur leur yacht qui regardait même pas la F1 passée, <rire> ils avaient à, à, à 40 000 balles la journée Parce on a réussi quand <rire> même un exploit, il est 21 h 29 ça fait Free un peu moins six, de 10 qu'on est ensemble, on n'a pas encore parlé de la marine en bois, ça c'est quand vrai. même un exploit, parce qu'ils ne l'ont presque pas montré pendant la course, j'étais choqué. Ils euh, ouais, euh, ont sait plus dans les essais. Ouais. Je pense on qu'ils ont goûté. remarqué que ça ne semblait vraiment à rien, <rire> et ils se sont dit, voilà, écoutez, c'était pas top. Euh, je pense que ce qu'il a manqué à ce Grand Prix, et, je sais pas, pas pour nous encore une fois, mais pour en faire vraiment ce Super Bowl, c'est que je trouve que le, le, la mise en gris était trop normale, en fait. Parce oui. qu'il y a eu tout ce faste et tout. Et puis, c'était une mise en gris. Quoi. Donc, on a poussé les voitures. Et puis, mise là et puis Et puis, on a attendu voilà, que les pilotes se ouais. préparent et tout. Il n'y a pas eu de, y a pas eu de, que... de présentation des pilotes. Y a pas eu... Ils nous ont en fait ça au style en 2017. Je suis désolé. Beaucoup de gens ont critiqué, mais ce n'était ah, pas géré. une mauvaise chose du tout. Ils ont tenté quelque chose, effectivement. Et, et ici, ont... c'était l'opportunité incroyable de faire un énorme truc. Surtout à Austin, chaque année, ils sortent l'arsenal pour bombarder un pays complet et qui passe au-dessus de la ligne droite pendant l'après-guerre. Et c'est vrai qu'alors, c'est con parce que nous, ça paraîtrait euh, militaire, machin, mais pour eux, c'est un peu comme nous, la patrouille de France. C'est vraiment la démonstration de force et de ce qu'est l'Amérique, euh, la représentation de l'Amérique euh, qui, qui gagne, entre guillemets. Et euh, ça, ils n'ont même pas montré à Miami. Donc tu sens qu'il y a ce côté où ils n'assument pas non plus, euh, quand ils sont vitrine internationale, qu'ils n'assument pas forcément le côté. Euh, Bah, trop américain, alors c'est paradoxal parce que le, le, le podium n'a été que ça, mais euh, ouais, tu sens qu'ils ont du mal à se placer et du mal à faire un, un show. Alors que le Super Bowl en fait s'exporte à l'international en tant qu'événement américain uniquement, ils n'ont pas en tant qu'événement international exporté aux États-Unis. Et je pense que la F1 n'arrive pas à se placer par rapport au Super Bowl qui lui mise tout sur le fait que c'est américain. On déploie un drapeau de 100 mètres par 60, et puis euh, de toute façon, il y a euh, l'hymne, il y a l'autre hymne, il y a voilà donc. Euh, Et là, tu sens qu'ils n'ont pas voulu en faire trop avant et euh, c'est vrai que c'était l'Afrique qui ah, était assez bon. Le film. Bah après ça s'explique parce qu'on a eu le droit au lâcher de, sal euh, le lâcher de VIP euh, <rire> voilà ils s'attendaient effectivement à ce que ce soit le, le lâcher de VIP qui fasse de euh, <rire> buzz à la télé donc il ne fallait pas laisser trop d'importance trop aux pilotes. Alors ça a fait une chose puisque Martin Brundle s'est retrouvé en tendance mondiale sur Twitter, <rire> c'était quand même une merveille parce que bon alors oui, peut-être que Martin Brundle a, a confondu des personnes c'est tout à fait euh, potentiel, voilà, mais c'est je trouve que c'est dommage de ne pas avoir voulu mettre un truc comme ça en plus, faire quelque chose, enfin euh, Manu ne me contredira pas, mais enfin le Super Bowl, les mecs arrivent quand même à te, à te mettre en avant à un moment où quelqu'un lance une pièce, Enfin, c'est est, ah ouais. tout, est, est, est tout est sujet à être sponsorisé, à être un micro-événement dans le grand truc. Et là, rien du tout. Moi je m'attendais à ce que, à ce que Verstappen se prenne 4 litres de Gatorade sur la gueule dans la cool room. Enfin, vois, <rire> quelque chose d'américain, de, de, quoi, que, que Doritos nous sponsorise le, le podium, enfin je sais pas, un truc qui, qui devrait dire ouais effectivement on est aux Etats-Unis. Un placage sur le podium, un placage sur le podium. Mais voilà En plus, il y avait Tom Brady qui était là, il avait quoi faire quelque chose avec un ballon à lancer ou je sais pas, moi Ah mais... oh oui, Tom Brady, il, il faut le le trophée <rire> en forme de ballon et c'est Tom Brady qui Parce le lance que... et puis s'il te l'a pas eh ben, tant pis il a pas de trophée et voilà. en attendant Tom Brady la dernière fois qu'on l'a vu sur un Grand Prix c'était à Monaco et à Monaco il avait fait le footballeur américain il avait lancé des ballons à Daniel Ricciardo donc euh, on voit quand même que Monaco avait a su euh, profiter de ses guests presque plus que Miami qui n'a fait juste que les étaler à l'écran euh, les uns après les autres quoi. Et oui, mais tu comprends Manu maintenant Tom Brady il est retraité bien évidemment il a changé de... Ah. Non. Ah non, pardonnez-moi, <rire> il a changé d'avis. <rire> il a changé d'avis à peu près 4 ouais. jours plus tard, donc euh, non, il est ouais, retraité. Tout est, est confus. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. que Voilà, tu avais quand même. Par, par contre, j'avoue que la photo Lewis Hamilton, David Beckham, Michael Jordan, Tom Brady. C'est con parce qu'il y avait Serena et Venus Williams qui n'étaient pas très loin et elles auraient été sur la photo. Ça aurait été. Il n'y avait pas le Hilton. Ça n'aurait rien changé. Ça serait vendu au moins à 500 euros. Une personne n'achète <rire> de NFT. Ah bah vous avez... Oui bon, bon c'est un autre débat, vous avez la dégringolade de NFT. <rire> et voilà, Xohan, tout de suite, qui vient et qui est mauvaisement. Pourquoi Beckham était là, il n'a rien gagné. Et la Ligue 1 <rire> Ah, <rire> ah <non> <rire> oh <merde. rire> oui. oublié. Enfin attends, parce que je vérifie, mais il serait. Est-ce qu'il ne serait pas tombé dans une année où le PSG n'a pas gagné la Ligue Ce serait très gênant. Mais ouais, ça aurait été génial de faire. Tu mets sur, sur Next Gen tu mets une légende. <rire> Lewis Hamilton et l'ancien joueur du PSG, David Beckham parce que c'est vraiment ce qui a été le moment crucial de sa, de sa carrière euh, bien ah non mais c'était euh, c'était l'Israël des siècles en métal géant qui crache du feu avec les gens du podium sur le dos ça aurait été autre chose que l'escorte de police c'est l'Amérique ou c'est pas l'Amérique <rire> Ah, là, des Harley Davidson avec le portrait de Johnny sur le côté et tout. franchement, enfin, merde, quoi. Faites des... faites des trucs un peu, quoi. Faites du, faites du show. Mais euh, ah, là-bas, -bas, là c'est pas Johnny, c'est les Easy Top par contre. Les portraits. <rire> Johnny, ils le connaissent pas trop là-bas. <rire> ah, c'est génial, ils viennent remettre le trophée. Ah, vous faites mal, monsieur, vous marchez sur ma barbe. Ah oui, pardon, je savais pas vu toutes, mes... toutes mes excuses. Et oui, merci, Warius Taïn Beckham est bien champion de France 2013. Voilà, comme quoi, il n'y avait que des champions sur cette euh, photographie qui est, là, est incroyable. Terrible quand même de dire que Michael Jordan était là alors que son équipe faisait une course de NASCAR <rire> euh, bon après une course de NASCAR qui a été dramatique pour cette équipe puisqu'ils ont été quand même deux voitures ont été prises dans le même accident mais euh, voilà ça vous prouve qu'il y avait quand même une aura autour de ce Grand Prix de Formule 1 qui était assez euh Assez dingue et je trouve que c'est extrêmement paradoxal également qu'on vous dise depuis le début que c'était vraiment pas bien parce qu'il y avait trop de, trop de stars, trop de machins, trop de tintouins et puis maintenant on est en train de vous dire ouais mais ils auraient pu faire plus de tintouins c'était pas assez au chaud. Mais on voulait plus de tintouins mais moins de stars. Non mais après c'est bien qu'il y ait des stars parce que ça nous a donné le selfie de Galiton Vigneron avec Paris Hilton et franchement c'est la photo du week-end. De l'année. Je, je, je la mets directement au sommet du... Déjà on lui valide le type. C'est pas... C'est incroyable, c'est-à-dire que tu sais, parce qu'il a, a traversé le paddock pour aller à sa cabine, tu sais que Gaëtan Vigneron, il a croisé 6000 stars à peu près en allant sur la grille, et il s'est dit je vais faire la photo avec Paris Hilton, et ça je trouve ça magnifique quand même. Ah ça. Bon, en tout cas, Liberty Media a encore un petit peu des, des niveaux à franchir, parce qu'on n'a toujours pas eu un président américain sur, oui. sur un Grand Prix, donc euh, voilà, est-ce que Joe Biden sur le, sur le Grand Prix de Las Vegas Par exemple Bon, c'est ce vrai. Serait... Ouais, faudrait, faudrait voir ça, parce que c'est vrai que euh, c'est commun en NASCAR. On a mm. eu une ex-First Lady ce week-end. Euh, Michel Obama, ouais. Été... Ouais, Michel Obama qui était là, effectivement. J'étais chez Mercedes, non, il me semble Invité Oui. Oui, ça il me semble. Oh, je pense que c'est un peu comme... J'ai resté très discrète, d'ailleurs. Ah. ah bah, c'est sûr qu'on qu n'a qu pas, pas eu une interview de Michel Obama pendant le week-end, par oui. contre. Ouais. Moi, je suis déçu, parce que normalement, les stars, c'est approximativement 15 photos par jour, mais là, du coup, on l'a pas vu. Non. Alors que le masque alors que James Corden je peux vous dire qu'on <rire> l'a vu tu nous saoules avec ton James Corden oui mais à un moment <rire> Regardez, donné <rire> euh, si on veut <rire> poursuivre pour une saison 3 de Grand Prix il faut euh, régler ah ouais. les accords de... je vais lancer des fléchettes sur mon écran Ah <rire> oh, merde, ça, pas. Ça, <rire> ça, rentre pas dans, ça rentre pas dans du LCD c'est terrible <rire> la roue du forçage exactement ça <rire> C'est la roue du fourrage à chaque instant bah ouais mais on est là pour ça à un moment donné euh, les motoships par le podium c'était très <rire> us ah non mais je n'avais jamais vu ça nulle part pendant un... en fait c'est ça le problème c'est que il n'y a pas point pour le <rire> <C 'est> ça. <rire> je suis déçu le vrai problème si tu veux c'est que en fait la F1 vient, vient toujours et, et veut faire toujours les trucs ah vous avez vu on est trop américains et tout mais en fait c'est toujours un peu à côté parce que parce que personne aux États-Unis ne fait une escorte de police comme ça pour aller sur un podium ou quoi que ce soit euh, Personne ne, ne remet des chapeaux de cow boy euh, aux vainqueurs, sauf au Texas, mais ça, c'est encore, <rire> encore très particulier. Mais personne ne met des casques de football américain. Enfin, c'est toujours... et C'était Gérald Debrandt, je crois, qu'avait euh, qu tweeté le, le Pierre d'Indica, qui, en fait, s'est rendu compte, en regardant le Grand Prix, bah, ça permet aux Américains de se rendre compte de l'image qu'avaient les états unis ailleurs. Mmh. Et un peu beauf, quoi. C'est <rire> un peu ce qui ressort. On n'a pas vu les barbecues saucisses, non plus. C'était ouais, Ils étaient ouais. seulement sur le parking quelque part. C'est ça. Parce que déjà, de les... donc quand la, quand, la F1, quand la F1 vient aux États-Unis, on voit toutes ces, toutes ces petites fenêtres hein, du monde entier sur comment sont traités les, les Américains. Et on a un peu l'impression d'être traité comme si on était dans un film ou un cartoon. Mais moi, ça me va, dit-il. Ouais. Heureusement qu'il dit moi, ça me va, puisque le lendemain, à savoir aujourd'hui, il a présenté sa voiture pour les 500 baisses d'Indiapolis, voiture qui est un drapeau américain sur quatre roues, <rire> effectivement. <rire> <rire> Heureusement qu'il est, est content parce que sinon ça aurait été très, part... très particulier. Euh, mais c'était voilà, assez, euh, assez fou. Mais d'un côté c'est vrai, c'est un peu l'image qu'on a et euh, la, la F1 l'a, la complètement embrassée. Euh, alors bon, Mathieu qui nous dit qu'ils auraient dû faire les... mettre les mêmes chapeaux qu'en Indycar Bon écoutez mesdames et messieurs. Et ça, je... ça, se fait, ça se fait que dans le nord, ça. Des États-Unis. Écoutez messieurs. Genre, je, je profite de... Cette caisse de résonance bien plus énorme, évidemment, qu'est l'émission Grand Prix. Pour vous rappeler que Sébastien Bourdet a quand même gagné une course à Milwaukee et qu'il s'est retrouvé avec un chapeau fromage. S'il vous plaît, c'est quand même... Avec son trophée, s'appelle The Big Cheese. Donc voilà, à un moment donné, ça... tellement content de l'afficher, toi, ce truc. Tu donnes à tes gamins, non Ils s'amusent avec, je sais pas. <rire> Mais j'adorerais, j'adorerais que tu rentres chez Sébastien Bourdet, Tu vois tous ses trophées, machin, une jamka et le, et le fromage. <rire> je je ni en avant. C'était la plus belle victoire. En plus, faut le dire, c'était une victoire euh, d'exception de Sébastien Bourdet parce que ce jour-là, il avait littéralement déboîté le peloton. Quel dommage qu'on retienne plus du coup eh ben, son, son chapeau que euh, la performance en, en course qui était assez incroyable. Euh, on poursuit parce que c'est vrai qu'on a fait que le top 6, il est 21h40. Euh, de toute façon, les Alfa Romeo, les Alpi, Pile Williams étaient nuls Hop, <rire> voilà. Merci, voilà. On fait le Grand Prix de Miami, euh, on parle plus d'autre chose que de la F1. Ouais, on va vous faire 25 minutes sur Michael Douglas, par contre, je peux vous dire que la course de George Russell, il a avec vous ne la verrez pas. Euh, on, on va déjà parler des Romeo, puisque Valtteri Bottas termine. Et sans une petite faute, c'était peut-être même la cinquième place qui lui, euh, qui lui tendait les bras parce qu'ils étaient devant les Mercedes tout le week-end. Enfin, il, ça, il a fait un super week-end, Valtteri Bottas. C'est ça. Enfin, enfin, à, part, à part son crash de vendredi, ça a été mmh. effectivement un excellent week-end pour, pour Valtteri, pour euh, Alfa Romeo. Voilà, ça, la voiture a du potentiel, le confirme. Donc, euh, on va compter sur lui sur, pour le reste de la saison. Là, euh, effectivement, c'était la cinquième place qui, qui lui était promise. Il a fait une petite faute, voilà, et en, il a été distrait par le duel entre, entre les deux Mercedes derrière lui, parce que effectivement entre Hamilton et Russell, ça se, ça se chamaillait un petit peu en, en piste, hein, tant, tant mieux. Mais voilà, il a, il a freiné, euh, je crois, il a dit 50 cm un peu trop tard, mais un petit peu en dehors de la trajectoire, avec cet asphalte qui, qui partait, qui se désagrégait avec les petits gravillons, c'est 50 cm, sont sont presque 2 mètres d'écart au final, et le mur était pas loin, donc... Euh... Heureusement, il a pu se rattraper au, au dernier moment, et effectivement, bah, voilà, il, a, il a perdu deux places, mais oui, effectivement, lui, ça aurait été le meilleur des autres, normalement, ce week-end. Il a même touché euh, le mur à ce moment-là, et c'est vrai qu'il a dit « j'avais peur d'avoir cassé quelque chose », et finalement, il a repris du rythme derrière. Donc, euh... donc, non, non, ouais, franchement, moi, Alpha Romeo m'impressionne vraiment, pour l'instant, c'est la, la quatrième force du plateau, je trouve, de week-end au week-end, parce que finalement la voiture, c'est un peu comme les autres voitures, enfin, c'est un peu comme la Ferrari, je trouve, elle est toujours au rendez-vous au rendez niveau performance. Il n'y a pas eu de gros week-end catastrophique en matière de performance. Ils étaient un peu moins bien à Melbourne, mais ce n'était pas non plus au niveau de Haas, par exemple. Euh, et Bottas c'est très, très présent aux avant-postes, en fait, Donc, euh, parce qu'il euh, fait encore, il fait un top 5 à Imola, alors qu'il est pris dans l'accrochage entre, euh, entre Sainz et... et Ricardo, sans quoi il jouait potentiellement le podium. Là, il jouait le top 5, finalement, il finit un petit peu en dehors, mais c'est vrai que c'est super solide, et Euh, du côté de Jao, c'est très très bon aussi même s'il a beaucoup moins de chance puisqu'il euh, se fait éliminer en Q1 à cause d'un problème de trafic et, euh, et il a un problème mécanique au bout d'une poignée de tours. donc euh, il, a, il a fait un week-end qui était bien meilleur que ce que les résultats et euh, le, le, le, le, le, enfin, ouais, les résultats finaux en tout cas laissent penser mais l'Alfa euh, Romeo est très très bonne et franchement le duo de pilotes fonctionne très bien donc, euh, pour moi c'est qu'une question de temps avant que Bottas fasse un podium et avant que Joe commence vraiment à faire régulièrement des points Juste pour digresser par rapport à la question de Xuanz sur le chat, par rapport à à l'échappement qui a défoncé son, son turbo et euh, demande si la crashbox ne suffit pas effectivement la crashbox suffit à ralentir euh, derrière mais euh, l'échappement du moteur Ferrari est très long il va, euh, il va assez loin et donc euh, bah, voilà, si, ça, si ça tape par l'arrière que l'échappement est touché bah, il, va, il va repousser ce qui est derrière lui qu'est-ce qu'il y a derrière un échappement un turbo et effectivement ça peut être très problématique pour la suite de la saison je ne sais pas si ça peut être au point de, de revoir la conception de l'échappement de, des moteurs Ferrari Parce qu'on se souvient aussi que Bottas a vu euh, sa voiture cramer en partie à l'intérieur euh, sur euh, un Grand Prix. C'était lequel, Manu Imola. C'était Imola, voilà. Imola, effectivement, où Il hyper gros aussi euh, là-dessus, à cause de l'échappement du moteur Ferrari. Donc, c'est peut-être euh, voilà, un petit point de, de surveillance, effectivement, pour, le, pour la suite de la saison. Cet échappement qui, euh, voilà, bah, qui casse un turbo et qui, du coup, bah, enlève une pièce du quota moteur de, de Bottas. C'est ça. Effectivement. en tout cas, ouais, bon, pour Joe, le pot, voilà, c'est c'est dommage euh, encore une fois en course ce c'est de chance même s'il si trame de pointe évidemment il y a quand même fini à au moins 50 tours de son équipier donc... euh, je pose la question est-ce qu'il doit encore rester en F1 <rire> c'est <rire> ça donné, avait là... dit qu'il n'avait pas sa place oh, même, même, même Latifi <rire> il n'a pas pris 50 tours par son équipier donc à un moment donné euh, c'était pas loin vous me direz Latifi finito Latifi on y, y reviendra mais non c'est Alfa Romeo, c'est une très très très bonne surprise cette saison, je vous, classe... C'est vraiment que bon. très bien. Euh, allez, je, je trépigne, messieurs, puisque 8e ah. place d'Esteban Ocon. Euh, voilà, euh, super Esteban bravo euh, il partait loin, euh, dommage le crash. Voilà. Mais alors, par contre, l'autre... <rire> la, la, la, masterclass. <rire> masterclass, les roughs. <refs>. Hey, frérot, <rire> il a été incroyable. Ah, ah oui, j'aimerais euh, faire une communication officielle sur ce livre que montre euh, Franck à, à l'écran très très bel ouvrage que oui. je n'ai toujours pas hein. Euh, donc à un oui. moment donné si vous me regardez la poste qui doit livrer au Mans en France <rire> <rire> euh, ça va ça va chier des bulles si je ne le reçois pas demain mon bouquin je vous le dis tout de suite <rire> parce que là un, ça ne va pas aller un bouquin écrit euh, par Loïc euh, Chenevaf Paul et relu par euh, Manu c'est lui qui a signalé aussi mmh. c'est bon une vivre, coquille un un une faute une virgule qui n'est ah, pas en bon vrai. endroit <rire> mais tu vas te faire pourrir mais alors d'une force normalement il y a eu une relecture après ma relecture donc normalement ça doit être bon, il doit être très bien relu attention aux relectures d'après relecture qui des fois ajoutent des fautes <rire> pas, vrai. nous avons déjà connu ce problème bien évidemment euh, mais là c'était compliqué alors bon, Esteban Conne quand même finir 8ème après euh, tout ce qui lui est arrivé le pauvre euh, c'est une très très belle perf Sachant qu'il a dit en fin de course, après la course, qu'il qu était à 50% physiquement après son accident de, de samedi, qui a cassé le châssis, le paquet, le volant et les pédales. Donc ça montre quand même que le choc était très violent. Et, euh, et euh, il, a, il a était à 50%. Il a dit au bout de 10 tours, j'ai commencé à vraiment avoir des douleurs et j'ai fini le grand prix, j'étais détruit. Donc euh, il a dit franchement qu'il était très content d'avoir un entraînement physique extrêmement euh, pointu et extrêmement euh, complet parce qu'il dit euh, j'ai quand même fini le grand prix en faisant le travail alors qu'il euh, avait pris 51 g la veille euh, dans un choc, un choc dans un mur en béton et personne n'aurait imaginé que ces chocs là c'est 51 g quand vous regardez c'est le... Le, le crash de Verstappen à Silverstone ouais. mmh. c'est mmh. que les voitures ouais. décolle on voit que le choc est violent mais effectivement euh... c'est le béton il y a voilà le béton ouais, à, à zéro souplesse hein, donc euh, ouais. ça tape ça tape quoi D'ailleurs, c'était une des polémiques sur lesquelles on, on pourrait revenir aussi, mais bon, après, on finira à 4h du matin. L'absence voilà, de, de, de Tech Pro à, à cet endroit et la FIA dit voilà. ouais, non. Surtout, c'est l'obstination de Nils Wittich ah, qui a vraiment euh, ouais. posé des problèmes avec les pilotes quand même. C'est ça, puis on ne enfin, va pas se le cacher. Euh, en fait, Nils Wittich va faire 20 grands prix et puis Eduardo Freitas, on va lui en réserver 3. C'est quoi euh, parce que... Bon, alors évidemment, Eduardo Freitas ne pouvait pas être à Miami ce week-end. Euh, Puisqu'il y avait le, le grand prix de. Enfin, le, les 6 heures, pardon, de spa euh, en, en WEC. C'est pour ça que je trouvais ça très drôle quand ils ont dit eh, les deux, deux directeurs de course de la F1 sont positifs au Covid. Oui, mais de toute façon, il y en a un qui ne pouvait pas y aller. Donc, euh, ouais. positif ou non, ça n'allait pas changer grand-chose. Euh, mais mais c'est vrai que Nice Vitiche là, il, ouais. il prend un peu ses oh, ailes le gaillard. Je et... peux te garantir que si, euh, si Vitiche était encore positif, ils auraient envoyé Freitas ils auraient trouvé une autre solution pour la f Oui, ils auraient fait bien sûr. Ils vont rappeler pour le WEC. Euh, Mais, tu euh, pas été déçu le problème c'est que <rire> Sainz euh, prend 47G je crois ou 44G ouais. ah. euh, vendredi euh, vendredi pendant le briefing des pilotes les pilotes ont demandé à Niels de, euh, de de rajouter des tech pro à cet endroit là et lui a dit non non c'est pas une priorité on ne pense pas que ce soit nécessaire et franchement il a vraiment de la chance que personne ne soit blessé parce que si Ocon finit euh, à l'hôpital il ne peut pas participer à la course à cause de ça ce qui n'est pas passé loin parce qu'il se fait très mal au genou. Euh, je pense qu'Alpine serait retourné contre lui, parce qu'ils auraient eu raison, parce que là, ça fait déjà plusieurs fois que les pilotes demandent des choses, à Jeddah ils ont demandé le retrait du vibreur sur lequel les Alpines avaient failli se mettre au tas et que Schumacher s'était craché, ils ont demandé sur le retrait de ce vibreur, Neil Wittich a dit non, c'est pas euh, identifié comme un problème par la FIA. Et en fait, apparemment, à chaque fois que les pilotes demandent quelque chose et que lui estime que sa décision est bonne, est, bah, on en revient à Jean-Marie Balestre, ce best decision, is my decision, et on passe à autre chose. Et euh, pour un directeur de course, c'est très compliqué, compl compliqué, parce que Michael Nezy ne fonctionnait pas comme ça, et encore moins Charlie Whiting, qui est quand même pour l'instant toujours la référence de ce qui a été un directeur de, de course en F1, Après, donc ouais. euh, c'est un peu compliqué, ce début de saison de l'étude. Après il y a une note de Wittich quand même qui dit, euh, quand vous m'aurez tous montré vos sous-vêtements unifugés, je mettrai des tech pros. <rire> C'est ça. ça. Le jour où le jour où débile apprendra qu'on met, qu met un slip en dessous d'une combinaison et pas au-dessus, je ferai une concession. Euh, C'était bon, ju juste un look d'allemand, ça, non C'est pas... vrai que oui, on en voit tout le temps sur la plage euh, dans non, le sud de la France tous les étés. Qu'est-ce que, que, ouais. que, que vous nous emmerdez Quand, ouais. franchement. quand ils sortent avec la claquer de chaussettes, ça ne fait pas débat à la FIA. <rire> Ah, qu'est-ce qu'il va, qu qu va dire quand il verra toutes tes caravanes à Zandvoort ouais, ça y est écoutez oui. euh, le raciste prix maintenant qui vient d'arriver non mais c'est dommage parce que en, en tant que commissaire enfin en tant que pardon, directeur de course je trouve que c'est pertinent, enfin il y a encore une fois toute la gestion de l'événement avec Norris, et, enfin de l'accident norris Gasly, c'est intelligent, on met une virtuelle safety car on se rend compte après qu'il y a des débris, on met la safety car Voilà, bon, il prend des décisions qui sont pas, euh, qui sont pas euh, dénuées de sens Mais sa croisade, là, contre les, les bijoux, tout ça, encore une fois, alors oui, effectivement, bon, c'est un peu dangereux, certes, mais... Bon, en fait, ben, la croisade contre les bijoux ne pose pas trop de problème parce que les, les arguments qu'il qui avance sont les bons. Euh, moi, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il présente beaucoup de zèle en fait sur certains points du règlement, notamment... Euh, alors, c'est très bien, quand il fait du zèle et qu'il met 5 tours à lancer la course alors que tout a été dégagé juste parce qu'il y a des checks qui sont faits, ce genre de choses, je dis OK, c'est bien, c'est très sécuritaire. Mais par contre... Quand on fait du zèle à ce point-là sur une relance de course, normalement ça veut dire que le circuit est au point. Et en fait, euh, je comprends pas que sur certains points, on ait l'impression que c'est juste son ego qui parle et sa volonté de ne pas, euh, de ne pas céder quoi que ce soit au pilote. Donc euh, moi c'est un peu ce, ce, ce qui m'inquiète. Peut-être que... euh, ouais. Peut une directive de Ben Sulaim aussi hein, qui veut que la FIA reprenne un peu le dessus par rapport aux événements d'Abu Dhabi et montrer que c'est bien la FIA qui dirige le sport. Et pas les pilotes et les équipes. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi, je pense, dans ce rapport de force qui est en train de s'installer. Et malheureusement, ça peut aller loin, ce genre de choses. On a vu des, des grèves de pilotes, ce genre de choses. Voilà, je vois un bring back Messi, euh, finalement. Ouais. Bah, le, pas, le, truc, que le jour où il y aura un vrai truc sécuritaire, qu'un pilote va se blesser, parce que finalement, la Siokon s'était blessée, peut-être que les autres auraient été assez énervés. Et le jour où ils lui font un Indy 2005 et qu'ils décideront de refuser de courir, et bah, il ne pourra que s'en prendre à lui. Donc je pense que la FIA devrait au moins comprendre et se rappeler, en fait, quelle était la philosophie de Charlie Whiting, que tout le monde n'arrête pas de, de dire qu'il est, qu est regretté et que tout le monde continue de prendre en référence, et parce que Charlie Whiting passait du temps à écouter les pilotes euh, en one-to-one, -one, pendant le briefing, les deux s'il fallait, il, les avait, il était toujours, comme il disait, sa porte était toujours ouverte et ça marchait très bien. Donc, euh, et là, en fait, la porte, a priori, est toujours fermée. Coup, est un peu Après, je pense qu'effectivement, c'est voilà, pour marquer cette petite rupture avec avec Michael Mezzi, qui n'a pas forcément été très euh, très ravi. Je... Moi, je continue de penser qu'en en fait, un, club, un, un directeur de course doit être ferme. C'est ai, vrai que Charlie Whiting avait, avait, avait peut-être le bon style parce qu'il avait réussi à trouver le bon équilibre. Euh, oh. Parce qu'il était quand même ferme à certains moments, mais c'est vrai qu'à partir... Voilà, ouais. par... partir du moment où tu, voilà, tu mets beaucoup de, de, de possibilités au marchandage, tout ça, dans un sport, c'est toujours compliqué. On le voit euh, euh, en, en football aussi, par exemple. Les arbitres qui se laissent vite déborder parce que tout le monde, les joueurs viennent toujours leur parler, tout ça, c'est compliqué. Maintenant, ici, voilà, il faut qu'il arrive, Nisvitich, nice à avoir peut-être moins de rigueur, à, à montrer qu'il bon, euh, il puisse être ouvert sur les sujets. Parce que c'est vrai que d'avoir balayé comme ça d'un revers de la main le, le, le problème des crashes d'Ocon et, et, et Sainz, c'était euh, un, un, un peu fort, quoi, parce qu'il y, y a quand même eu des vrais soucis sur la voiture d'Ocon qui a été fin comme tu l'as dit, il a quand même démoli sa, sa caisse quoi. à un moment donné, oui. les, les, les pédales et le volant ont été cassés, c'est pas juste euh, euh, ouais, C'est l'extérieur. Euh, le problème c'est qu'il balaye d'un revers le crash de Sainz et en fait dès le lendemain bah, ça lui montre qu'il avait tort et il euh, n'y a, a quand même rien qui est fait pour le dimanche en fait donc euh, ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas un autre accident en course ce dimanche avec plusieurs pilotes ou avec euh, un autre angle différent ou voilà, parce que l'angle n'était pas le pire en plus, sur la... ça tape un peu de côté un peu à l'arrière mais Franchement, euh, sur ce moment-là, s'il y a une voiture qui part, qui, qui perd le contrôle et qui tape un coup de raquette et va taper vers l'avant, euh, ça fait beaucoup plus mal. Donc, euh, il y aura beaucoup moins de décélération et je pense que le, le choc aurait passé les 60G. Donc, c'est un, euh, un peu compliqué. Ouais. Après, je me dis que d'un côté, les, les Tech Pro, évidemment, étaient appelés par tout le monde, mais bon, si au et Science tape du Tech Pro, ils sont renvoyés en plein milieu de la piste. Alors là, évidemment, dans le, dans le cadre de leurs accidents... Ça n'est pas euh, grave entre guillemets, puisqu'il n'y a personne derrière, mais peut-être aussi, euh, on s'est dit. Si Alors, t'es gros, tu de t'enfonces dedans, normalement. Oui, non, non. Oui. À part les, les trucs, bah, tu t'enfonces ah, dedans, mais ça dépend de la, euh, de la vitesse du choc. Oui. Et, et le problème, on l'a vu à, à plusieurs reprises, euh, ne serait-ce qu'avec Maldonado à Monaco. En, oui. en 2013 où le, le Tech Pro est carrément venu s'enrouler autour de lui voilà, le, le, le vrai truc qu'il faut à cet endroit là c'est un, un safer wall comme sur les ovales aux états unis euh, puisque la voiture glisse dessus mais il y a euh, des, donc pour ceux qui ne connaissent pas le, le principe du safer wall en fait ce sont donc des, euh, des rails qui sont par contre soudés ensemble pour ne faire en fait qu'une seule surface plane sur laquelle on vient taper et euh, les, les rails sont placés devant le mur de béton et entre les rails et le mur on met de, de la mousse et du, du polystyrène euh, qui a une certaine forme pour pouvoir en fait venir absorber l'impact et donc le mur va être quasiment comme un mur souple alors que ça reste, ça reste bien dur mais ça, ça limite véritablement léger et, et ici franchement ben, ce serait la meilleure solution Euh, maintenant, euh, il faudra voir. Après, la... Vu l'angle des deux, des deux crashs qui sont assez similaires, il faut quand même trouver une solution qui permet de ne pas non plus arracher les tech pro derrière, parce que ça, ça va vraiment limite frotter euh, ça arrive vraiment le, le long du mur, donc effectivement, il faut quelque chose qui puisse absorber et ne pas non plus euh, rentrer dans, dans, dans la voiture. Quoi. Là, là, tu mets un safer wall et tu n'as aucun problème, tu n'as aucun, euh, aucun souci. J'avais d'ailleurs lu un, un article. Euh, Euh, très particulièrement parce que ça, ça a 20 ans hein, ce style de, de, de mur et en fait euh, je crois qu'on avait la version 1 euh, qui est arrivée en 2002 et je pense qu'ils sont passés à la version 2 en 2004-2005 parce qu'ils s'étaient rendus compte d'un petit problème de conception et cette version est encore utilisée aujourd'hui euh, au circuit du Mans également hein, notamment dans les, dans les virages Porsche euh, lors des 24 heures du Mans et c'est ce qui fonctionne toujours donc euh, effectivement il faudrait peut-être voilà, euh, penser à ce genre de Euh, de, de barrières qui sont peut-être pas assez utilisants à F1 finalement. Hein. Je trouve que... ah si, il, y en, il y avait toute une frangée en dessous des bateaux, parce qu'au cas où les gens sautaient sur la marina, ça absorbe le peux... voilà. fait de rebondir. Le fait qu'ils renvoyé <rire> directement enfin, son Team Rocket, là, ça serait <rire> violent. Mais euh, c'est le genre de choses quand même où ça, ça, ça me choque toujours. Bah, par exemple, qu en, qu en, qu en Russie, on n'est pas mis des Safer wall dans le long virage 3, mais plutôt les Tech Pro. Oui. Voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi. Après, euh... c'était le, le point noir, on va dire, de ce circuit, alors qu'il n'avait euh, je ne sais pas combien, sur Jeddah, pour la première édition. Donc, euh, il faut aussi relativiser oui. sur, le, sur le nombre de, de choses ouais. à revoir. C'est ça. Et puis, de toute façon, on est à un point de l'émission où j'ai l'impression que Michael tourne un peu en rond pour essayer de ne pas parler de Fernando Alonso. Ah! Si, si, si, si, si. Non, non, si, si parce que, en tant que vrai fan de Fernando Honzo, moi j'ai apprécié son week-end évidemment. Donc j'ai envie, envie d'en parler, bien évidemment. Non, mais c'est pour vous dire, j'ai eu voilà l'explication sur Twitter. Enfin, oui, 51G, c'est effectivement beaucoup. Euh, en soi, mais un crash d'IndyCar sur Oval en moyenne, c'est entre 60 et 65. Mais c'est euh, voilà, c'est une moyenne. Et, et c'est vrai que moi, ça revient toujours à ce système Ou comment est-ce qu'on peut faire pour que les F1 soit plus, euh, plus sûrs Parce que. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité. En, en Europe, la sécurité est majoritairement passive. Donc, on va sécuriser le circuit. Euh, mais, mais bon, on voit sur des incidents comme ici que peut-être peut aussi un petit peu de sécurité active. Euh, bah après, euh, les indicateurs, tu beaucoup plus fort aussi quand les pilotes absorbent 60G. Enfin, tu as beaucoup plus vite, en tout cas. Oui, bien sûr. Mais, mais, juste, mais, mais justement, d'une certaine manière, c'est que mmh. euh, d'un côté, tu as une voiture qui est prévue pour avoir un accident à 400 km heure et que le bonhomme dedans il puisse sortir et faire ça va euh, donc, alors qu'en Formule 1 on va justement beaucoup plus se, se concentrer sur, le, sur les circuits pour les, pour les sécuriser ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose bien évidemment mais notamment Romain Grosjean nous l'a montré une, une voiture trouvera toujours un moyen d'aller taper un mur à un angle Euh, pas prévu. Ouais. Euh, donc c'est ouais. le genre de choses <rire> on dit dans le chat que oui c'est les G américains les G européens c'est pas les mêmes <rire> évidemment on a en est en système métrique ici ça n'a rien à <rire> voir bien sûr mais... <rire> 1,609 G <rire> c'est ça <rire> euh, mais, mais voilà c'est parce que quand j'ai vu la, la liste un peu de ce qu'avait cassé Esteban Ocon dans sa voiture et même de ce qu'il avait subi lui pour un accident qui ma foi est, est, est pas si impressionnant visuellement, encore une fois après on rappelle les accidents les moins impressionnants visuellement c'est souvent ceux où il y a le plus d'énergie euh, euh, qui va au pilote et là où il y a moins d'énergie de, de, dissipée c'est un point peut-être à, à soulever, après là voilà, encore une fois c'est pas pour dire euh, après, quand ça tape merde. côté suspension, enfin côté roue côté ouais. il y, y a zéro absorption de ce côté là c'est tout, tout tape direct, roue carbone, carbone à intérieur de la coque, pédalier quoi. Ouais, ça m'a pas non plus, euh, plus choqué que ça il n'y a aucune zone d'absorption euh... ouais quand ça tape euh, comme ça quoi donc euh, ouais c'est ça peut-être le point encore à donc du coup encore moins compris pourquoi il n'y a pas de, bah, de zone d'absorption sur le sur le mur puisqu'on peut pas en mettre de ce côté là sur les sur les F1. Mmh. parce que effectivement il y avait la place hein. tu mets un tu mets un safer wall bah oui. oui alors ça limite ça ça, ra... ça enlève euh, 40 cm mais bon c'est pas la ligne de course donc euh, en soi euh, il y avait la place mais bon ça c'était la décision de Denis nice Vitich maintenant écoutez euh, bon euh, quel week-end Euh, quel, alors, sachez que moi je suis très content parce que suite à divers <rire> problèmes avec F1 TV, je n'ai pu voir que la course. Bon. Euh, et, et, et donc Fernando a décidé de garder euh, tout, son, tout le meilleur de lui-même pour la course. Donc, euh, donc chapeau. Chapeau l'artiste. Il savait que tu n'étais pas là avant, du coup il t'a réservé le, le plus beau de ce qu'il pouvait faire. Je lui ai envoyé un petit mail pour le prévenir parce que tu vois, moi je vais samedi 22h, j'étais en train de faire un stream, je lui dis écoute, t'emmerde pas va pas en Q3 c'est pas intérêt. <rire> Parce que de toute façon je suis pas, pas devant la télé arrête ta calife plutôt voilà c'est pas, pas très intéressant mais, mais, mais pff, la course de Fernando Alonso, on le voit rarement chier dans la colle hein, dans les grandes larveurs, mais alors là il a été euh, il a été très fort Et cela dit bon début de course ça va hein, franchement euh, il prend un départ qui est très très bon Mmh. Euh, même si encore une fois là, je m'étais extasié sur les 4 places gagnées mais enfin bon il y en a 2 quand même qui partaient des stands devant donc c'était <rire> un peu plus facile euh, mais bon tu revois le replay tu vois déjà qu'il a touché Hamilton tu commences à te dire ouais. que voilà c'est embêtant Et puis il y en a un gros un gros choc à Hamilton ouais je suis même pas trop il n'y a, a aucun moment il y a la place à cet endroit là quoi. C est, c est... on appuie en plus il aurait pu partir en toupie facile mmh. ou casser la suspension comme ça euh, s'est arrivé après. donc ouais non, non c'était déjà pas très propre ouais. Euh, ensuite c'est c'est Alonso le contact hein si j'ai pas de Tout à fait. <rire> Ah oui voilà Qui ruine un petit ah bah peu. là il le il C'est plus un contact ouais. là, oui, non, mais oui mais oui, à un moment donné Castel aussi il lui ferme la porte au dernier moment. <rire> ah putain mais ça mais la mauvaise foi quoi. Ah, je pense oui. qu'il dans la voiture il a dû mettre sa casquette en plus tu vois. <rire> je sens la casquette, le casque et tout, je me par dessus. J'aurais adoré. All the time you have to leave the space. Ouais. Même quand j'ai rien à foutre là. pour euh... va lui expliquer que pour fermer une porte il faut qu'il y ait une porte en fait. Là il y avait, il y avait rien du tout c'était ah, une porte fenêtre Monsieur Touzo s'il vous plaît n'essayez pas <rire> de faire croire aux gens qui nous écoutent et nous regardent que Fernando Alonso n'avait rien à foutre là s'il vous plaît c'était enfin, ouais. c'était donc là il se prend une première pétée de 5 secondes euh, là aussi on en parlait à la direction de course mais je trouve que le niveau pénalité ça a été quand même très correct et, de, et fait de bonne manière ce, ce week-end léger les 5 secondes j'aurais mis 10 moins hein. Bon, oh, mais tout de suite, euh, ah, on voit bien, euh, tous, les, on oui, voit oui, bien oui. tous les fans de Max Verstappen. C'était une, <rire> une, une, une grosse. Non, C'était une grosse. C'était un harponnage qui en plus coûte... Euh, enfin, moi, il dit soi-disant qu'il ne juge jamais les conséquences, mais généralement, ce genre de harponnage, c'est 10 secondes. Ouais, ouais c'est vrai que ce n'était pas, pas, pas terrible du tout. Et puis, la fin de course, après, la fin de course, course est-elle particulièrement surprenante, euh, puisqu'à il prend bien 5 secondes pour avoir coupé la piste. Alors, coupé. Je trouve que c'est un bien grand mot, au lieu de faire la chicane, que les pilotes n'aiment même pas. Voilà, moi ça, ça m'énerve. Les pilotes se plaignent tout le week-end de la chicane, Ferdinand nous propose une solution, on le pénalise. Voilà, comme d'habitude, c'est insupportable. Pénaliser parce qu'il est trop avant-gardiste. et dans deux ans, quand ce sera le circuit habituel, il ne sera plus en F1. Voilà, on essaie de. Es c'est vrai qu'en 2018, il avait tenté la même chose à Abu Dhabi, et finalement, c'est la seule chicane qui est encore restée. Euh, <rire> L'idée avait été refusée massivement. Massivement. Ah, oui. <rire> Honnêtement, c'est pour ça que ça m'a pas surpris quand j'ai vu les, les... les... replays, <rire> parce que de toute façon, vu qu'à Abu Dhabi, en 2018, a tellement dit j'en ai rien à foutre <rire> de vos chicanes. Pourquoi est-ce qu'il en aurait quelque chose à faire ici Et du coup, Fernando Ozo qui termine 11ème. Ouais, c'est pas lourd de perdre des points là-dessus et... et du coup qui pointe derrière Alex dans au classement des pilotes <rire> ouais. c'est terrible se <rire> ouvrir en deux par Ocon au championnat pilote enfin, c'est strictement ouais, incroyable je, je veux bien parler de malchance sur les 4 premières courses mais là quand même bon. okay, c était, c était le, on va dire c'est le week-end de 100 de Fernando sur 2022 quoi. Et, il faut vite se rattraper en termes, de, en termes de comportement en piste on va dire bon, pour rester euh, gentil c'est ouais, ouais, que... con cool parce qu'il est toujours rapide c'est toujours un très bon pilote de course mais cette année ça ne veut pas et les rares fois où ça veut un peu plus c'est lui qui n'y arrive pas donc c'est vrai que c'est un début de saison très gâché de la part d'Alonso parce qu'en plus c'était les moments où Alpine était quand même vraiment au bon, moment, bon niveau donc il euh, y avait euh, voilà, faut espérer pour eux qu'ils vont rester au niveau qui lui permettra de continuer à faire des top, euh, top 10 et potentiellement viser des top 5 ou top 7 il faudrait mais voilà c est, c est... après bon, ça arrive hein, à tout le monde hein, de faire des courses mais là à ce point là Euh, c'est très fort parce que là, vraiment, donc, il a... heureusement qu'il y avait Magnussen qui a fait pire quoi, parce que Magnussen a fait n'importe quoi, mais c'est vrai que ça, les deux là ils ont fait mais n'importe oh, quoi. Magnussen, tu peux dire les As parce que les, les, les frères des c'était question la fin de course. Là, euh... Je pense que, moi, à mon avis, il y avait un contrat. Euh de Laurence Stroll sur Gunther Steiner et euh, ça s'est répercuté en piste parce les que les, franchement les Aston Martin qui sont faits super bully en fin d'épreuve c'était quand même de, <rire> de, <rire> terrible à voir c'était pour rester quand même sur, sur le sujet Alpine on a quand même eu une très très belle, très très belle demande de l'équipe Alpine à Esteban Ocon de ralentir ouais. en fin de course son concurrent derrière était c'était Albon je crois non c'est ça ouais. D'aller ralentir suffisamment Albon pour effectivement que Alonso garde 5 secondes de marge, ce qu'il a réussi, sauf qu'il a fallu un petit dixième en plus, c'est dommage, pour que les autres 5 secondes ne sortent pas des points. C'est pas passé à grand chose, mais voilà. C'est vrai que c'est C'est vraiment pas sportif du tout. Bon, après, on sait que c'est le jeu aussi, mais par contre, c'était très très clair. Le problème, c'est que. Tu, tu demandes ça à un pilote en Hongrie, comme ils avaient demandé à Alonso euh, quand Ocon était en tête, euh, ça a du sens parce que le circuit est pas, pas, pas, ne, ne favorise pas les dépassements. Mais mmh. là, si Ocon avait ralenti pour se retrouver dans la zone des RS de la Williams, il était foutu, il a perdu est juste ça. sa place. En fait. Donc c'est un peu moche de sacrifier Ocon, enfin de potentiellement sacrifier Ocon pour Alonso, alors qu'il y en a un qui a une pénalité et l'autre qui s'est juste tapé une remontée depuis la dernière place. Donc, ouais, ça. mais après, je me dis quand même, imaginons, voilà, euh, ça fonctionne, bah t'as quand même les deux alpines dans les points, enfin, Oui. L'objectif était quand même d'avoir les le deux dans refusé. les points. mais le code a refusé, et c'était normal, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il n'aurait jamais pu le garder derrière lui, et tu perds... Euh, euh, si tu te retrouves dépassé par une Williams, et peut-être même après par la, la stone derrière, euh, c'est compliqué. Oui. Et je tenais à ajouter aussi que Alpine, malheureusement, cette année, le, contrairement à l'an dernier, sur le plan opérationnel, ce n'est pas terrible, parce que Alonso, c'était un arrêt de 5 ,7 secondes, 7 Euh, ce qui n'était jamais arrivé l'an dernier, ils avaient raté zéro arrêt de la saison. Et là, euh, on sent que c'est déjà le deuxième arrêt de la saison qui rate. Donc c'est dommage d'avoir perdu ça, alors que c'était leur gros point fort l'an dernier et qui disaient "Il nous manque une voiture performante". Et cette année, bah, il leur manque l'opérationnel. Donc euh, on pas attend le milieu d'Alpine en fait. Le mécano qui changeait bien la roue est parti au design. Alors euh, on pas tout avoir <rire> non plus chez Alpine. <rire> arrêt sur un moteur hybride. Mais comme Ferrari. Hein, ça. Parce que Ferrari hier, <rire> c'était vraiment pas terrible non plus hein, au niveau non. des arrêts. Non, ouais, était, effectivement. Euh, un peu la, la Beaucoup de gens ont dit d'ailleurs, mais pourquoi ils n'ont pas arrêté Leclerc, clair, safety car ou quoi que ce soit bah, Quand tu fais un arrêt, 3 secondes 4 au premier arrêt, t'as pas envie d'en faire un deuxième. On a retrouvé les Ferrari un petit peu sous pression qui nous sort des pleins de D et tout ça. Où on lui sort la quatrième stratégie possible alors qu'on n'a pas encore potentiellement envisagé la B et la C. Et euh, moi, ça m'inquiète un peu sur la suite de la saison de Ferrari, pour en venir vite fait, mais. Et finalement, c'est le même problème sur Alpine, c'est que c'est des équipes qui. Euh... Qui montrait quelque chose de mieux l'an dernier et qui manquait juste de performance avec la voiture et qui, cette année, ont l'air d'avoir oublié l'opérationnel alors que la voiture est meilleure. C'est dommage. Non, mais c'est ce genre de choses. Ouais, C'était quand même. Euh, C'était très compliqué, hein, là, euh, mm. de ce point de vue-là. Mais bon. Euh, J'aime bien beaucoup de gens aussi qui ont dit Ouais, mais vous voyez, avec les nouvelles nou nou roues 18 pouces, ça. Ah, oui, mais il n'y a, a pas eu ce genre d'arrêt au début de saison. C'est vraiment depuis que Ferrari a été vraiment mise sous pression qu'ils ont ouais, ouais. un petit peu. Euh pédaler dans la semoule. Euh, un qui n'a pas du tout pédaler dans la semoule, c'est quand même Alex Albon. Hein. Neuvième euh, très, dans très le bon classement ouais. final. Deux points de plus pour Williams. Donc, il va garder les, les cheveux rouges jusqu'à la fin de saison. Maintenant, je pense que là, c'est garanti, vu qu'il nous fait des super perfs à chaque fois. Euh... Et c'est le seul à faire une grosse remontée sans être parti en pneu dur, en plus. En plus, oui. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Avec une, une stratégie, stratégie normale. Quoi. Ouais. Ah, mais mais il, a juste, euh... il a juste dépassé les gens et, euh, et roulé hyper vite tout le long. Quoi. Et, et merde, il a fait de la Formule 1, c'est ça que tu es en train de dire <rire> C'est ça. Et c'est d'autant plus gênant maintenant pour son équipier, parce qu'il faut. Ouais, c'est plus possible. Euh, la Tiffy s'est le dernier. C'est encore, encore possible. La Tiffy s'est retrouvée dernier, alors qu'il n'avait pas fait d'arrêt encore. Quoi. Bah, c est, c est gênant, ça, c'est gênant. Ça, c'est un truc que je ne l'avais jamais vu quasiment. C'était incroyable. Il n'avait aucun rythme. Il était nulle part. Euh, bon point, peut-être, certains diront, bah, il a fini la course déjà, donc c est, c est, il n'a pas, pas mis la voiture dans le mur. Je pense que chez Williams, on va être content au niveau du, du budget capé. Mais, euh, mais, mais se faire... En fait, le truc, c'est qu'encore une fois, quand il se prenait des claques, ça arrivait. Et encore de moins en moins, quand il se prenait des claques par Russell, on disait, oui, mais bon, George Russell, c'est la huitième merveille du monde. Mais là, Alex Albon, un pilote sur lequel euh, la majorité des fans de Formule 1 a collectivement été euh, violent euh, lors de la saison 2020, Qui mettent une rouste pareille à la TiFi, euh, c'est très compliqué pour le calme. Et moi, j'en reviens quand même à me dire que Albon est méchamment sous-estimé. Mais après, c'est mon avis. Depuis, et moi, je, euh, je dis que Russell aurait fini donc... quatrième. Non, et moi, je viens. Certes, Albon est sous-estimé, mais je viens aussi à, à dire qu'on sous-estime aussi méchamment le, le problème d'un concept de Formule 1 par rapport à un style de pilotage. Euh, oui. on voit très bien aussi oui. que voilà quand on change un concept de, de F1 il, a, il faut les conduire autrement bah il y a des pilotes qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres et des pilotes qui s'en sortaient moins bien avant comme Albon chez Red Bull s'en sortent mieux avec ce concept là qui s'en sortait certainement mieux avec le concept d'année dernière s'en sort beaucoup moins bien avec ce concept là donc il ouais. y a aussi ce il y a aussi ce paramètre là maintenant qu'il faut plus sous-estimer Euh, c'est pas voilà parce qu'il y en a qui vont me dire maintenant bah, bah du coup c'est Albon il est l'argent meilleur que Russell donc si on met Albon dans une Mercedes il explose à Hamilton non non non pas du tout c'est juste que Albon c'est mieux adapté à ce, ce type de monoplace que Latifi il n'y a pas il y a pas un monde d'écart entre Albon et Latifi comme il y avait un monde d'écart entre, entre Russell et Latifi c'est vraiment une question de concept aussi quoi bon ouais, il faut vraiment relativiser là-dessus aussi Petite à ouais. ouais, ça c'est sûr mais je pense que aussi Albon a, ça, ça lui fait beaucoup de bien d'être sorti de la pression de, de Red Bull On retrouve un album vraiment libéré et qui roule pour rouler. Et plus, euh... enfin, moi, pour moi, il fait le même effet que Gassi. Euh... D'ailleurs, j'ai eu dans le chat. Euh... C'est vraiment un pilote qui s'est fait complètement euh, étouffer chez Red Bull et qui aujourd'hui retrouve un environnement plus serein qui lui convient où bah, finalement il s'est rendu compte qu'il est leader. Et en fait, il est galvanisé par ça. Et euh, comme Gassi, et, bah, il porte l'équipe sur ses épaules. Donc, euh... enfin, pour moi, c'est des pilotes qui sont. Ça montre en fait le management de, de Red Bull, ce qui ne va pas quand euh, ils ont des jeunes pilotes. Ça montre aussi ce que fait Perez chez Red Bull, mais à côté de ça, euh, ouais, ça montre que bah, euh, malgré tout, euh, aller chez Red Bull au côté de Verstappen, c'est pas, euh, pas forcément la bonne, la bonne affaire. Quoi. Et ça montre que Perez est quand même un sacré castard un sacré pilote, parce qu'il arrive oui. à faire une oui. saison ce où sera. certes, il fait pas un beau Grand Prix à Miami, pas un super week-end, mais il est quand même plutôt proche de Verstappen. Et, euh, Surtout qu'il euh, a quand euh, même un problème moteur à trois quarts de la course. Bien sûr, oui, mais je veux, je veux dire, voilà ouais, euh, ouais. en, en, en, oui. après la moitié de l'épreuve, c'était pas forcément euh, euh, si bon, mais Il arrive quand même à tenir largement la, la baraque oui. euh, face enfin, à un pilote qui, qui, qui, qui quand même concentre beaucoup euh, l'intérêt de l'équipe autour de lui. Donc c est, c est en qualif, cool. il était très proche euh, de Verstappen. Il était aussi sur les circuits urbains euh, avant. Je mettrai peut-être une petite pièce sur lui sur, euh, à Monaco. On oui. oui. voir. Il peut oui. nous faire un, un oui. samedi à Bakou pour le ouais. deuxième à Bakou. Ouais. Ouais. Non, mais Monaco, il suffit qu'il ouais, qu fasse le tour en qualif et puis il a fait 80% du travail quasiment. Donc euh, c'est effectivement euh, euh, tout à fait possible. Euh, avec avec son nouveau sponsor Duracell sur la tête, c'est vrai que oui, enfin, merci Williams. Ils ont enfin mis la pile Duracell voilà, c'est malin, bon apparemment c'était spécial pour Miami il va en venir à une livrée un peu plus habituelle encore moins de couleurs voilà, une livrée plus habituelle, mais de toute façon on enlèvera le sticker Duracell, on ne mettra rien à la place, bien évidemment, ça permettra de gratter encore un petit peu de... carbone doré non mais ça c'était fou quand même, la demande apparemment de Williams de rouler sans cature Là, je salue la FIA d'avoir dit non parce que ça, euh, autant quand ils. Alors qu'ils auraient fait comme Arrose en 98, ils auraient présenté une voiture toute noire avec quelques écriteaux blancs et ben après ils auraient pu enlever la peinture noire et mettre que du carbone. On aurait dit, ah bah oui, c'est la même livrée. Et ce qui est beau, Manu, c'est que les gens disent, ouais, mais la... Hey, la Rose en 98, quand même, elle était vachement ouais, classe. Elle était <rire> juste noire. même peint la voiture, qu qu'est-ce vous... <rire> qu que vous nous ennuyez là, c'est incroyable. <rire> C'était vraiment une arnaque. Donc, non, non, là, euh, Williams, bon, bah, écoutez, euh, euh, ça, aurait ça aurait été spécial, hein. je trouve, une voiture toute, car toute carbone avec juste les, les autocollants dessus. Ça aurait peut-être eu son charme, mais. Ouais. Non, après, après, Williams, ça va être, ça va être compliqué d'avoir un seul pilote à ce point-là, parce que du coup, euh, ils vont pouvoir compter que sur lui les week-ends où il y a des. Enfin, euh, on, on voit que les performances évoluent entre les équipes, donc il y aura forcément des week-ends qui vont sourire à Williams il y aura forcément des courses un peu plus folles dans la saison où Williams pourra tirer son, son épingle du jeu le problème c'est que d'autres équipes pourront le faire aussi et euh, si ça arrive à des équipes comme Aston comme on l'a vu à, à, en émilie Romagne ou euh, à Haas comme on l'a vu des fois, notamment en début de saison euh, c'est des équipes qui seront là avec leurs deux pilotes alors Haas c'est un peu moins le cas mais c'est quand même plus le cas et pareil pour Aston, oui il y a un pilote plus faible dans ces équipes mais c'est pas au point de Latifi chez Williams donc. il a marqué un point l'Enstroll ouais. au ce week-end. Et il ils ont ouais. tout le week-end. Euh, il, oui. il a cherché le point, il n'a pas fait sur une mauvaise le, course. D'ailleurs, Aston, ouais. Aston Martin qui fait bon, euh, quand même un week-end qui est pas mauvais qu on, quand on sait de la Moins week Moins mauvais, on va dire. Euh, bien, bien évidemment. Mais euh, les, les bah, pauvres, le ils ont été. Mais alors, mais, mais c'était une bagarre, mais tout le long. Hein. Euh, Et déjà, la grosse euh, poids, ça ne faisait pas avec le problème mécanique euh, sur les deux voitures, qui fait qu'au lieu de partir euh, 9, euh, au lieu de partir 10, et 13, ils partent des stands, donc ça, c'est moche, parce que sinon, je pense qu'ils auraient été candidats pour, pour une huitième place, quoi. Bon, tu appelles ça une poisse, moi, j'appelle ça juste euh, oui, à sous le règlement, quand même, parce qu'ils ont un petit peu oui, refroidi oui. un peu trop l'essence, quand même, ça, c'est interdit. Voilà, donc c'est... Non, mais euh, mais... poisse, c'est a un titre à Milton en 2007 pour ça, donc... <rire> <rire> On a tenté, de ce point de vue-là, chez McLaren, mais... Enfin, chaque fois qu'on les a vus à l'écran, les Aston Martin, ils étaient en train de se bagarrer, mais c était... C était des... ça se battait comme des chiffonniers, quoi, ça pas. Euh, ce qui était très chouette aussi. Encore une fois, ça fait partie de ces choses où c'est positif pour les fins 2022. C'est-à-dire que de voir vraiment un peloton, euh, vraiment une histoire d'une espèce de bataille complètement dingue comme ça pendant toute la course, c'était vraiment chouette. Euh, et puis bon, alors à la fin de course, les pauvres, là, ils ont été mais, euh, démolis euh, par, les, par les deux As. C'est même finalement bien que Stroll euh, s'en sorte avec un point. Euh, parce qu'il se fait quand même sévèrement percuter par, euh, par la l'Angle du Seine. Sébastien euh, Vettel lui, qui a été contraint à l'abandon après une panne de cerveau de Mick Schumacher mais qui était de trahison de son, son élève et, et là <rire> et, et là on commence à se poser la question qui est de dire ouais mais Mick Schumacher bon beaucoup aimeraient le voir marquer ses premiers points F1 mais à partir du moment où il vendange euh, dans les grandes largeurs à chaque fois qu'il en a la possibilité ça devient un peu compliqué quand même et c'est court parce que sa course elle était pas mal en plus oui Bah oui, et mais euh, il a démoli Vettel. Oui, Alors qu'il était devant McDuesson tout le week-end, c'était très correct. Hein. Euh, ce qu'il faisait, Mick Schumacher, mais il y a eu cette pression. C est, c est, il a craqué devant l'enjeu et puis il a pas qu'un peu. Voilà, ah, parce que. Enfin, a décollé la voiture de Vettel quand même. C'était un truc. Ouais. Dans, dans un virage à 90 degrés, faire décoller ton adversaire, c'est que tu n'es pas arrivé à. à, la à a pas arrivé légèrement d'arsoigner. <rire> Oh, vraiment, faire réussir à, réussir à faire décoller une baignoire Vettel en ligne droite il est comme ça Vettel en préviage il est comme ça aussi ça devenait, <rire> ça devenait insupportable On euh, <rire> ne pouvait plus euh, mais, mais franchement non c'est dommage hein, pour, pour Aston Martin qui pouvait bah, quasiment mettre les deux dans les points en tout cas ça, ça jouait encore une fois en étant parti de, de, des stands donc c est, c est... Ça, va, ça va un petit peu mieux quand même Aston parce qu'on a beaucoup critiqué en début de saison on sent qu'il y a un peu plus de potentiel et un peu plus d'aisance alors Euh, ils finissent 10e ou l'AS était 11e, mais du coup, tout le monde est en pleine déprime. Il n'y a rien à sauver de ce week-end et tout ça. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils étaient candidats à la dernière ligne pendant les trois premières courses de la saison. Donc, euh, ça va mieux. Enfin, quand on voit le week-end à Melbourne, qui est juste une purge intégrale pour eux. Euh, moi, je trouve qu'ils auraient la possibilité d'être un peu plus optimistes qu'ils le sont là euh, ouais. après un week-end de Miami. Alors, pour... pardon, juste pour, pour Aston, je fais le même bémol que pour Mercedes. La piste moins bosselée mm -hmm. a peut-être aussi aidé à débloquer un peu de, de potentiel de performance. Je pense que ça a dû jouer. Formidable quand même de se dire qu'il fallait aller sur un circuit urbain pour avoir une piste moins bosselée. Ah Paul Ricard, pas. ils vont faire la pôle. 1, 2, Aston Martin, 3, 4 Mercedes, allez voir, c'est quelque chose. Euh, <rire> mais mais c'est vraiment. Ah. Moi je trouve quand même que... Euh, vous disiez que c'était moins euh, compliqué, on sent qu'il y a du mieux pour Aston. Mais en fait, moi, depuis début de séance, je trouve qu'il y a du mieux pour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... Sauf pour McLaren. Sauf, sauf, oui, bah, <rire> sauf pour McLaren. Mais il y a du mieux en Cadiv quand même, tu vois. C'est-à-dire que, autant, ouais. sur les premières courses, tu avais des candidats qui étaient clairs à la, à la dernière ligne, à être mauvais, tu avais McLaren, Williams, Aston qui étaient nulle part. Aujourd'hui, c'est extraordinairement fluide. Euh, parti, ouais. Ça, ça alors, se distribue. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 7 ou 8 équipes dans le Q3 à chaque fois. En fait. Voilà, parce que ça, ça, voilà, les performances se distribuent vraiment en, envers tout le monde. Il faut faire le tour pour pouvoir gagner 7 ou 8 places parce que si tu fais, pas, ouais. si tu fais une erreur, tu perds beaucoup de temps. Euh, la... Bon, alors les, les, dernières temps de lignes, les, les, les dernières lignes, c'est constamment 19ème Latifi, 20ème un à qui il arrive une merde. Mais sinon, à part ça, il <rire> <rire> fallait pas voir, Manu, mais, mais à part ça, c'est très, très différent d'un Grand Prix à l'autre devant. Donc c'est. Euh, c'est très... très plaisant ah, c'est hyper intéressant Vous savez moi les qualifs, c'est devenu un grand moment des week-ends cette année parce qu'il y a vraiment des inconnus enfin, tu vois Joe qui fait le cinquième temps dans sa première tentative en Q1 et qui se retrouve à être éliminé parce qu'il a eu le trafic euh, ouais c'est clairement tu vois qu'il y, y a un vrai, un vrai enjeu et c'est là que tu vois que le moindre dixième entre équipiers font très très mal c'est pour ça qu'on se retrouve avec des équipiers je pense à Ricardo qui se fait déboîter par, complètement par Norris alors qu'il n'est pas si loin, il est moins loin que l'an dernier, mais par contre, en termes de place sur la grille, euh, c'est un carnage à chaque fois. Quoi. Il y a ouais. un vrai des performances dans le peloton qui fait que c'est euh, imprévisible d'un Grand Prix à l'autre. Il faut très bien avoir une McLaren 5ème comme euh, 17ème. Et, Et ça, c'est valable pour euh, quasiment tout le monde. À part Alpine, qui est quand même je trouve assez constante sur le ouais. euh, Q3, ou environ de la Q3, c'est quand même assez euh, distribué. En tout cas, on voit As, qui, voilà, qui est encore connu... Hein un week-end assez moyen à domicile dommage pour, pour Jean qui était, qui était là mais ouais c'est super intéressant, super intéressant il était, il était bleu une ouais, fois ouais. qu'ils avaient pas besoin de photoshopper sur les photos était <rire> <C 'est> vraiment <rire> là avec ce sourire euh, non mais c'est vraiment enfin, quand on voit ne serait-ce que Norris euh, qui en, en Q3 roule un dixième moins vite qu'en Q2 bah, il passe de... de... Euh, sensation du week-end à être huitième sur la grille, on se dit bon, bah c'est pas mal, mais voilà, parce que les autres, entre temps, ont haussé leur niveau, ont réussi à faire un meilleur tour. Enfin, c'est des choses qui, je trouve, sont, sont très intéressantes et il faut être vraiment à 100% de, de A à Z. Et, euh, et c'est très intéressant parce que je, je me dis même, voilà, hein, sur, sur un week-end où, par exemple, la ferrie est peut-être un peu moins bien, la bull un peu moins bien, mais il suffit d'une euh, faute du pilote ou à un moment où en Q2 il n'est pas assez bon et ça peut ne pas, ne pas se qualifier en Q3. Et on a vu Sainz qui se retrouvait dans des situations euh, qui, étaient, qui étaient compliquées aussi, par exemple. Donc, euh, Euh, c'est extrêmement intéressant pour, pour vraiment de, de suivre tout ça cette saison euh, chez AlphaTauri bon, bon, la Tsuda qui fait 12ème du coup et puis la, la pendant de, de Pierre Gasly dommage parce que pour le coup ils font une belle qualif voilà euh, très clairement, et, et oui euh, My Kill, My Kill, ma, ma vanne sur Gina s'est complètement passé à la trappe vous l'écouterez en replay bien évidemment <rire> mais, euh, mais, mais franchement euh, AlphaTauri ça souffre toujours le, le, le choix et le froid mais là en course c'était quand même compliqué hein. Ouais, c'était très prometteur en qualif. J'ai dit tiens, ça y est, c'est de... <rire> le retour pour dans mon Pierre, voilà qui était très bien qualifié et puis alors, en course c'était vraiment nulle part quoi. Le rythme était catastrophique euh, et puis euh, ouais, non, il y avait zéro rythme hein. du coup les les deux les deux pilotes sont retrouvés euh, assez rapidement euh, Euh, voilà, dans, dans le ventre mou du peloton, et n'ont pas, pas pu du tout lutter, quoi. Et, euh, ce qui est étonnant, d'ailleurs, parce qu'avec un motoronda Honda qui pousse quand même euh, assez fort, elles euh, avaient beaucoup de mal à revenir sur les, sur les voitures concurrentes. Donc, euh, peut-être aussi un mauvais choix d'aileron euh, de braquage sur ce, sur ce week-end-là. Je, Je pense vraiment que c'était le, le défaut de grip et de motricité qui faisait qu'ils n'avaient pas la possibilité de revenir en ligne droite. Hein. Aussi, peut-être, voilà, mais c'était euh, assez étonnant par rapport aux, aux, aux, autres, aux autres véhicules. Euh... Qui était, en, qui était en piste, voilà, de voir euh, un tel déficit euh, entre puissance d'un côté et vitesse de point de l'autre. Ouais, non, euh, c'était pas bon du tout. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que ça fait deux années de suite où finalement ils font une voiture avec deux concepts totalement différents qui bouffent les pneus en course et qui n'arrivent pas à exploiter les pneus en course. Donc c'est euh, dommage. Euh, ça montre qu'à mon avis, c'est là le gros, euh, le gros point faible de l'équipe de conception des voitures. Et, euh, et ça va leur coûter très cher cette année, je pense. Parce qu'effectivement, c'est bien de faire des belles qualifs mais de toute façon, on a vu Tsunoda, il s'est fait complètement dé... avaler par le peloton en... en début de course, et Gasly oh a fait suivi après, donc euh, c'est compliqué, et puis malheureusement, alors c'est vrai que Gasly est victime d'Alonso, mais par contre, je le trouve totalement coupable sur Norris, parce qu'il euh, ne se range pas tout à fait à droite, et il fait quasiment ce que Latifi a fait à Stroll à Melbourne, donc euh, pour moi, c'est faute entièrement de sa part, il a de la chance d'ailleurs de ne pas avoir de, de, de grosses pénalités avec ça, parce que pour moi, c'était... Euh, Il rêvait un cool. peu, ouais. ouais. Ah ouais je, je trouve qu'il était. Il a, il a, enfin il a absolument voulu rester au milieu de la piste alors qu'il y avait un peloton complet hyper compact autour de lui. Donc... Par, par contre, c'est là qu'on a vu quand même que le, les marbles c'était extraordinairement traîtres oui. sur ce, sur ce oui. Grand Prix parce que tout cet enchaînement-là. Tu mets une roue au mauvais endroit dans le premier ouais. virage et tu, tu le payes sur les cartes qui avait Après, il y avait une casse à l'arrière-droit aussi. Voilà, ouais, il y avait la casse qui avait il pas été Il est rentrait droits. abandonné. Et c'est vrai que c'est ce qu'a dit Norris il avait raison. Il a dit s'il était en train de se battre, bon, c'est un, un incident de course, j'aurais dû lui laisser de la place et lui aussi. Mais s'il allait rentrer pour abandonner, il aurait dû se mettre en dehors de la trajectoire et laisser passer le peloton. Et c'est vrai. S'il est rentré abandonné, il aurait dû, dans le virage 8, bah, passer par l'échappatoire. Le, le, le, Et laisser le peloton devant lui, parce qu'au final, quitte à ramener la voiture au garage, il ne fallait pas se mettre au milieu du... des autres qui étaient à pleine vitesse. Et c'est vrai qu'avec la, la physionomie de la ligne droite qui suivait, c'était évident que ça allait faire un incident de ce genre. Euh, L'LS67 qui nous dit « j'avais vu de déjantage du pneu comme ça euh, », alors déjà, oui, on l'a déjà vu. Ah, hein. Si. Après, à partir du elle... moment où tu as, as un aileron qui touche et découpe un pneu en latéral, évidemment que ça les tout Voilà. Le temps. Et après, dangereux, non, non. Ah oui, je sais que ça n'est pas de choquant, mais non, parce que déjà, la bande de roulement, c'est pas ce qui est le qu plus lourd sur un pneu. Et puis encore une fois, je vous rappelle, mesdames et messieurs, ils ont le halo. Euh, moi, c est, c est, ça fait encore partie de ces choses. Je reviendrai toujours sur ce, cet épisode de Kimi Räikkönen qui perd une roue en Autriche. Euh, si on a un pilote qui est blessé par la roue de Kimi Räikkönen en Autriche, enlevez le halo. Ce qui ne sert strictement à rien. Euh, c'est à un moment donné, euh, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais oui, c'est quand il y a les plus gros débris en piste, qu'il y a le moins de risque euh, pour les pilotes, puisqu'on a littéralement mis quelque chose sur la voiture pour éviter qu'ils se les prennent dans la tête. Donc, euh, euh, voilà. En plus, bon, bah, la, la bande de roulement, effectivement, c'est pas... Euh, euh, c'est pas... Si... Ça, Quand il y a une casse de la jante ou, ou du bon. pneu euh, qui se fait découper, évidemment, enfin, la, bande de, la bande de roulement, c'est toujours arraché. Et même à l'époque où les, les roues étaient plus larges et plus grosses les roues arrière notamment... Quand c'était le cas, on voyait vraiment la jante qui restait nue et en fait, la bande de roulement partait avec la moitié des flancs du pneu aussi souvent. Et non, non, moi, ça ne me choque pas spécialement. Euh, J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont offusqués de ça, mais euh, ça a toujours été pareil. Et à l'époque, il euh, y avait plus de risques de justement euh, découper le pneu puisque le, flanc était, le talon était plus haut. Donc, euh, mm. pas, pour moi, il n'y a pas de, pas de souci. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a vu même sur des crevaisons lambda, parce qu'ici, bon, c'est vraiment sur le, le contact où c'est impressionnant. Euh, mais il a déjà eu des crevaisons voilà le pied te termine effectivement littéralement sur la jante parce qu'il n'y avait plus, de, y avait plus de, ban de bande de roulement donc voilà c'est pas euh, euh, c'est pas si, euh, si impressionnant c'est plus là où j'ai eu le plus peur c'est quand, quand justement Norris était euh, en train de faire ses toupies et où tu te dis bon bah voilà on est dans une zone où c'est quand même rapide tout ça c'est pas, pas simple Sébastien Vettel était très bon d'ailleurs en termes de, de réflexe derrière et il a bien, euh, bien évité tout le carnage qui était, qui était possible Euh, mais euh, voilà. pas des toupies et des donuts pour les américains. Oui ben ah je, je suis bête. <rire> Avec son ballon de basket là. Ah. <rire> euh, du coup, bah écoutez, bah on peut parler de McLaren d'ailleurs, puisque mon dernier Ricardo termine 13ème, dans un week-end wow. où il était inexistant. Ah bah <rire> si, Manu, bah si, si, tu vas pas y échapper. Euh, là, là, on, là, on ah, peut vous dire que l'hélicoptère Touzo il s'est posé en urgence hier, mais alors là, c'est... <rire> il s'est posé de... rapidement. Il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait rien. Ah euh, ouais, il possible. était déjà rendu seul les samedis, il sentait qu'il y, y avait les mauvaises conditions qui arrivaient. Ah Non, mais là, c'était... C'était incroyable, c'était Bahreïn. Moi, je suis désolé, j'ai revu Bahreïn en termes de rythme, là... Et, euh, et euh, Norris l'a dit, ou c'est c'est Norris c'est qui a dit well, on savait que ça allait nous arriver un week-end comme ça, que ça allait revenir après Bahreïn. Donc, euh. Je sais pas s'il n'y avait pas aussi le. Je pas lu, hein, mais c'est peut-être les freins aussi ils étaient super chaud. Peut-être qu'aussi ils ont eu euh, d'autres soucis aussi de, de refroidissement là-dessus. Ouais. C'est un, un petit peu ce qu'ils ont eu à Barine aussi avec la chaleur, donc est-ce mmh. qu'il y a aussi une petite corrélation euh, de ce côté-là à chercher du côté de, de McLaren En tout cas, ils euh, n'ont pas parlé. Le, le, non, mais... le, le début de deuxième relais de Norris, c'était un désastre euh, comme on en a rarement vu. Quand il, quand il est reparti en dur, Là, c'était compliqué à regarder quand même. Hein. Aucune chose donc, des pneus, oui. Et c'était comme à Barine, finalement. On, on se rappelait que c'était ce, ce, ce, ce formidable relais de début de course en dur où ont été derniers tout le long c'était quand même très compliqué pour eux euh, et voilà bon, autant vous dire que là c'est difficile pour McLaren mais rien ne dit que ça sera euh, de nouveau euh, ça sera peut-être bien aussi à Barcelone on ne sait pas là c'est vraiment le révélateur à ouais. Barcelone la voiture a ah, bien marché donc... ouais et puis à Barcelone ouais, les essais de hivernaux ont été bons là-bas en fait suis, pour le coup c'est marrant mais euh, j'ai été très critique envers McLaren au début de saison et finalement il y a eu un podium à Imola ce qui était déjà inespéré Euh, moi je suis plutôt rassuré que ça n'arrive qu'une fois toutes les 5 courses ou 4 courses en mmh. fait que des courses soient aussi mauvaises pour McLaren euh, parce que finalement euh, bah, avec la voiture qu'ils ont on sait que ce ne sera pas parfait tout le temps, il y aura des hauts et des bas euh, il y aura une ou deux courses dans l'année où ils seront dans les deux dernières forces, trois dernières forces du, du, du peloton euh, c'était le cas à Miami comme c'était le cas à Bahreïn mais euh, la voiture n'est pas si mauvaise et, euh, et ils payent en fait euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le resservant du peloton c'est à dire que la McLaren elle, quand elle est euh, Bien exploitée ou pas bien exploité, elle a un énorme déficit de, de performance qui situe, euh, bah, je pense, aux alentours de 7-8 dixièmes entre ce qu'elle peut faire de mieux et ce qu'elle peut faire de pire. Et 7-8 dixièmes, c'est la différence entre une Q1 et une Q3. Donc, euh, et c'est la différence entre un top 12 ou 13 en course et des, un, un top 5-6. Donc, euh, je ne suis pas surpris. C'est euh, moche, il y aura des moments difficiles comme ça. Monaco, ça risque d'être catastrophique, mais euh, à côté de ça, il y aura des bons Grands Prix, et c'est déjà l'essentiel pour eux. Ils s'accrochent à la quatrième place, et pour l'instant, ils ne sont pas encore menacés. La... Enfin, en tout cas, ils, ils la joueront sûrement longtemps, donc ce n'est pas si mal par rapport à ce qu'on pouvait craindre après les essais hivernaux et le grand Prix de Barine. Ouais. À voir avec les émotions de Barcelone, ce que ça dit. Ça va être un Aussi... peu le juge de paix pour eux pour la, pour la suite de la saison, je pense. Mmh. C'est ça, ça va être vraiment, vraiment crucial, mais bon, effectivement, à partir du moment où il y a eu le podium, de toute façon, je pense que leur saison est réussie, vu, vu les, les attentes qui étaient très très basses après le, le, le week-end inaugural. très clairement, c'était vraiment difficile à voir, bon, chez As, on en a évidemment un peu parlé, du coup, voilà... Petit manque de rythme et puis un manque de discernement total des deux là en fin de course, c'était chaud, euh, qu'on n'a pas vu, hein, bien là, évidemment. Magnussen a manqué de discernement tout le long de la course. Il a fait euh, des attaques foirées, des, attaques, euh, des défenses foireuses. Enfin, c'était vraiment. Euh, je crois qu'il était clairement au-dessus en, en faisant un bon week-end, mais pas, euh, ouais. pas stratosphérique. Quoi. Donc, effectivement. Euh... Ah, on a retrouvé les plus mauvais jours du duo Grand-Jean-Magnussen sur ce, cette course-là, le... je crois. Ouais. Complètement. Ah C'était pénible parce que... à regarder alors à parce que regarder. Gunther, il a dit oh, non. Ah, mais, pas encore. <rire> non mais c'est ça, mais Gunter ça peut être terrible, parce que Gunther, <rire> il a passé son temps au début de saison au téléphone à dire Yes Gin, it's fais écoute mm -hmm. Fais écoute, à shop à Kevin mm -hmm. il, est là, <rire> eh, eh, il est là, regardez Gina et, et il voit mm -hmm. les deux là faire n'importe quoi tout le long. Mais Gunther, t'as rien changé, tu m'as menti <rire> Tu as En des images de tournage promotionnel ou quoi Le tout <rire> il était sur le muret et puis Gunther, il a mis les mains comme ça sur les yeux de Ginas. Qu'est-ce qui se passe Je ne vois plus rien. <rire> je comprends pas. Ah non, mais c'est toi bien, on est cinq. Non, et mais tu sais, il était à côté de lui et puis il disait oh, oh, Regarde, c'est Michael Jordan. Regarde, c'est Paris Oh Regarde, c'est <rire> <C 'est... rire> <rire> oh, Romain Grosje. Non, non, non, pas lui. Alors, mais vraiment, c'était. Mais après une fois. Ah oui, celui qui m'a cramé une bagnole <rire> Il cramé, cramé une demi-bagnole Une demi-bagnole, s'il vous plaît Non, mais franchement, c'était terrible. Allez, là, encore ouais, une oui. fois, c'était pas compliqué à regarder puisqu'on n'a rien vu. À part, à part des noms qu'on fait boum boum boum dans le classement. Là, mais le problème, justement, c'est que après on a vu les replays et tout. Et finalement, les seules fois de la course, on a vu les As. C'était au moment où ils étaient en train de déboîter des Aston Martin dans des virages. C'était pas fou, quand même. cru si on a vu, vu... une de Schumacher-Magnussen euh, qui était un peu tendu. J'ai rarement vu un harcèlement pareil d'une équipe par ah une ouais. autre pendant un Grand Prix de Formule 1. C'était terrible. On vous rappelle, hein, le harcèlement c'est mal et ne le ouais. faites pas, ne, ne reproduisez pas ce qu'ont fait les pilotes à ce <rire> vu, les pilotes Aston Martin. C'est l'équivalent d'aller euh, leur raqueter l'argent du dîner. Hein, du, du, juste pour dire que... Dîner. Je pense que Vettel n'aurait pas été aussi sympa si ça avait été Magnussen qui l'avait répondu que Mick. Oui. <rire> on l'a entendu, on l'a entendu à la radio, oui. il commence à gueuler et tout, mais... On a dû qui... dire, non mais c'est Schumacher, oh mais oui, mais il apprend, oh. c'est rien. Ah D'accord, rien. Bon, ça va. <rire> Je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il se laisse ranger et qu'il me laisse le passer facilement. Ça prouve qu'il a du fighting spirit, c'est bien, bravo. La prochaine fois, il vise par contre. Voilà. Par contre, l'autre compte, Magnussen, <rire> qui s'approche pas de moi. Voilà, c est... C est... C est... Verbatim, mot pour mot, ce qu'a dit évidemment Sébastien Vettel. Et après, <rire> il a parlé de caleçon ou un truc comme ça. Oui, oui, il a remis son caleçon sur sa tête. Enfin, c'est terrible, fin de course. Il y a parlé de caleçon et de réchauffement climatique, on n'a pas bien compris le message du coup. <rire> moi je me disais, ça reste ouais. Le message, le, le premier Grand Prix sous la mer, le... c'était une masterclass, frérot, qui euh, nous a lui... fait Vettel. Puis alors il est venu avec son slip, là et puis c'était terminé. Moi, ouais, <rire> en fait, il, a, il a lutté en 2040, et puis après il s'est mis à lutter en 1950. Il là, mais <rire> après, ça, pense à autre chose. Quoi. <rire> non, mais c'est ça. Il était. Parce qu'en plus, avec la coupe et tout, moi je suis désolé avec la coupe de ah Futula maintenant, je le, je je jeudi, le jeudi, le jeudi, c'était le hippie, c'était le hipster, le hipster qui est là et qui dit non mais tu comprends la planète, quoi. Et puis samedi, le vendredi, c'était le vieux boomer qui fait, hé, hé, vis vit mon slip parce que l'autre, il veut pas, il veut pas que les C'était terrible, quoi, c'est cette dualité ah, alors, était qui affreux, Mettel, c était affreuse C'est Sébastien Vettel, c'était... Une rechute. Euh... C'était plus possible, là il s'est levé, il s'est rendu compte, hé, hey, je suis deuxième plus vieux du plateau, alors. Euh, Comment le fait, montrer ça, ça va être bien comme il faut, va ouais, être rigolo. Euh, c'était incroyable. Euh, et puis, bah, écoutez, euh, ma foi, c'était la dernière force du plateau ce week-end, donc on a, on a fait le tour, on a parlé un peu de tout le monde, on a peut-être un peu parlé des, des célébrités d'ailleurs, bien évidemment, je tiens à vous rappeler. On a parlé de James Corden. James Corden était présent. Bon, grand prix James Corden, voilà, bon, euh, un peu, alors, Effectivement, ça a bien commencé. Après, ça, voilà, on ne l'a plus trop vu. Donc, un peu plus compliqué en course pour, euh, pour filles, sur... On n'a eu qu'une photo de lui entre le matin et la course le dimanche. Je pense qu'il y avait du potentiel de faire mieux. Mais ouais. ah, moi, j'étais convaincu, euh, convaincu qu'il euh, qu allait remettre les trophées. Oh, quand il y a un joueur. Parce que, euh, on est d'accord que ce sont les politiques locaux hein, qui ont remis les trophées, je crois, finalement. Euh, le boss du eu. Grand Prix et euh, tout, ce qui est le, tout ce qui est autour de l'organisation et des promoteurs. Enfin. Ouais, en gros, il y avait un mec de Miami Gardens, il y avait Tom Garfinkel qui est le boss du Grand Prix, et il y avait un autre gars... Et des Dolphins bossait. aussi, non C'est le propriétaire aussi des Dolphins, non Oui, c'est le propriétaire du la Rock Stadium, pardon. Mais, euh, mais, mais c'était l'occasion en or de faire venir bah, Michael Douglas, Michael Jordan, Paris Hilton, tout ce que tu veux pour remettre les trophées. Il euh, y a quatre trophées à amener, tu pouvais vraiment faire du très très lourd, et là non, non ils, ont, ils ont été très... Euh... Ils sont restés très calmes. En tout cas, s'il y a un grand prix à Dallas, il faudra leur, leur inviter. Parce que ça ferait Carbon Dallas. <rire> pas mal. Pas mal, ça, ça, ça va, 22h30, ça va, ça passe. Ça pas passe. <rire> Nitram <rire> Garfinkel, le chanteur lui-même. <rire> <rire> mais Simon, ça, ça, ça, n'était pas là. <rire> non, mais c'est vraiment, enfin... Voilà, c'est comme en, en 2008 occasion ratée, c'est Rosine Bachelot qui a remis le trophée au Grand Prix de France et pas et Mathieu. C'est con, ça se joue sur des détails, mais ça aurait été... Voilà. Ouais, alors là, bon, c'est pas le même glamour, on sent, hein, tout de suite. Ah, mais, <rire> imagine l'Henri <Marie> Pécresse. <rire> tout m'avait moqué. <rire> mais qu'est-ce qu'il y a, celle-là Ce qui est terrible, franchement, c'est de se dire... Je pense que t'as quand même tous les gens du Grand Prix de France qui se disent, ouais, bon... Ils ont eu Blaise Matuidi quand même à Miami. et Nous, on n'est pas sûr d'avoir un champion du monde là, pour notre Grand Prix. Ça va être compliqué. Un bon petit listing là, pour le Grand Prix de France. Qui c'est qu'on va voilà. Thierry Beccaro. Je, je, je l'ai vu, c'est franchement. Ah, monsieur, monsieur Sutom. Thierry Beccaro, Tex. Euh, tout, vraiment, euh, classe à la française. quoi. Déjà, ouais, il, il faut le James Corden local qui sera sûrement du coup. Arthur. Euh, Jules. Arthur. <rire> Oh merde, oh là là, il y a une Barthes, oh, oui. oh, oh, a une Barthes qui va arriver sur la grille, il est là, ouh, gênant, Castille, Castille lui a, <rire> putain, a mis avant, <rire> absolument <rire> terrible quoi, <rire> qu'est Madame, son petit... oh putain, oh, oh l'horreur absolue, ah mais non, oh, ce serait Ça, mais on, on rigole, on rigole. On vous rappelle que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris est dans deux ans. Ça va être tout aussi gênant. Et donc, euh, si le Grand Prix de France pourrait continuer en invitant que des gens du sport, c'est bien. Continuer, il n'y a, a pas de soucis. Va, euh, voilà. Mais euh, Squeezie, <rire> euh, Squee euh, Squee euh, homme du sport, donc euh, ça, ça passe. Il va, il va faire de la F4, donc euh, ça passe. Non, nous, il nous faut euh, Chabrier et Lévy. <rire> On tout il y, y avait pas Will Smith. Alors, oui, effectivement, c'était la plus belle occasion d'inviter Will Smith à un Grand Prix de F1. Mais Will Smith est devenu persona non de grata depuis oui. qu'il a foutu une baffe. Son absence, c'était un peu une claque pour la F1, mais après. Oh là oh, là! Oh. Et c'est vrai que il a été, il a été euh, totalement. Il est ouais, devenu persona non de grata. Euh... De tous les États-Unis. C'est incroyable. C'est tu... enfin, encore une fois très. Euh, les États-Unis, il ne fait pas bon défendre sa femme. Voilà. Oui, ça. Par, mais, mais, mais par contre, Audrey Simpson, il fait des interviews maintenant. On demande son avis ouais. sur tout et n'importe quoi. Et gagne toujours des, des prix et est toujours salué par la critique. Après lui, il ne défend pas les femmes. Donc, euh... Il faut différencier l'homme de l'artiste, enfin. Euh, Manu, et malheureusement, Will Smith s'est monté sur scène en tant qu'artiste quand il a foutu <rire> la baffe. Quel dommage. Bref, pour les jeunes, <rire> c'est dommage. <rire> C'était vraiment, mais c'est... Vous avez dit même l'extrait que Passé Canal, c'était le Miami de Will Smith, mais la partie refrain où les cœurs chantent. Mais quelle horreur Il ne faut pas mettre de Will Smith, arrêtez Il a mis une baffe non, un. Il est, est pas ça... gentil. Vous vous rendez pas compte, une baffe euh, Non, non, mais c'est... Alors, Bonne nouvelle quand même, potentiellement, pour James Corden. Mmh. Il, il prend sa retraite, entre guillemets, de talk show hein, à la fin de la saison, mmh. donc peut-être qu'on le verra pas. Ou peut-être qu'on le verra plus. Si on a plus de temps libre, c'est très... <rire> Mais je, Moi, je pense qu'il va juste changer de chaîne et tout ça, et que là, il s'est bien montré pour montrer qu'il était un homme international et tout. Oui, Il va peut-être euh, avoir plus de temps pour tourner dans des films de qualité comme Cats. Et là, c'est peut-être là où on va avoir le plus gros problème sur notre, ah. <rire> sur notre planète, vois-tu C'est là où ça va <rire> devenir, devenir compliqué. Euh, mais... Euh, est-ce est qu'on a... D'ailleurs, est-ce qu'on a... Parce qu'on qu en rigole... Est-ce qu'on avait une liste des guests <rire> du Grand Prix de Miami Parce que... On va s'en sortir de plus, là. Mais quand je sais... quand, quand je, je... On a, on, a, on a tous été un petit peu messieurs quand même dans des paddocks, on a, été un peu dans, on a vu l'envers du le décor, et quand on sait à quel point, sur beaucoup, beaucoup de courses, c'est un, un parcours du combattant pour avoir un pass VIP, parce que tu es là, tu, tu gères la com' d'une équipe, et puis on te dit, ouais, mais on aimerait faire inviter euh, un tel, tu dis, ok, bon, je vais voir avec l'organisateur, machin, il faut. Et là, la FIA avait l'impression, la FOM, ils en ont imprimé 8000 des, des passes VIP, ils les ont distribués à n'importe qui dans la rue, ah, c'était euh, c'était quelque chose. Et ils les ont jetés euh, comme ça. J'apprends qu'il y avait LeBron James. Je, je n'ai même pas vu LeBron James. Alors, bon, après, est-ce qu'il est qu était là Il euh, lapide quand même et de l'autre côté des États-Unis. C'est ça Et <rire> Farrell Williams aussi, hein, je pense, on a parlé. Des... Ouais, on a des vu Farrell. Entre euh... les Williams et 1 les sœurs Williams et Farrell Williams. Euh... <rire> ça devait. Ah, ouais, ouais, Il lui... y avait cinq oui. Williams sur la grille. Donc... Williams, ils se sont fait plaisir. Et euh... les mousses à Bon, ouais, <rire> Comment ça Johnny Wilkinson était là, le Ripkin <rire> <rire> Je comprends rien. <rire> Euh, euh, non mais c'était complètement, enfin c'était absolument euh, démentiel. C'est vrai qu'il y a oui, Mi Femme qui nous avait mis à la liste, effectivement. <rire> après quand tu vois la liste, je doute de sa véracité. Je vois quand même David Beckham, Régis Las Gabriel Union Je ne suis pas sûr. Euh, je n'ai pas, pas vu David Beckham. Non, Beckham, non, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. C'est Encore fan de Bottas. Ah, <rire> Know, nice. Beavo Maltaï, il a dit sur un gris. Beavo Maltaï. On t'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec bah, ouais. <rire> What qui, does qui... Beavo mean <rire> Scott -ce Beavo, c'est une marque de café, c'est quelque chose. Moi je suis perdu, je comprends rien. Euh, non, non, mais c'était quand même complètement. Bon, on n'a jamais vu autant de, de, de gens à Monaco, même. C'est terrible, mais euh, euh, Monaco qui était vraiment l'endroit. Euh... Austin, il y a quand même deux, une ou deux saisons, on avait vu vraiment beaucoup de guests. Parce que l'année où Hamilton gagne son titre et que McConaughey fait le James Corden du jour en étant sur toutes les photos... <rire> ouais, mais tu m'excuseras. Après, on va avoir l'impression qu'on le déteste. J'aime bien James Corden, tu vois, il est rigolo. Enfin, t'as Mathieu McConaughey, quand même. Enfin bon, c'est un vrai. standing qui est un peu différent, quoi. C'est compliqué. Euh, mais c'est vrai qu'on a oublié, donc il y avait Pharrell Williams, les deux Williams, et je parle des voitures, les deux sœurs Williams, il <rire> y, y avait Will.i.m aussi <rire> OK. Comme quoi c'est Williams. Oui, <I am. rire> oui D'ailleurs, on a senti que des fois euh uh, Mignon et Lionel Froissard sur la, sur la fin de TV, ça, ça devenait compliqué quoi. Tu sentais qu'avec les stars, on était pas tout à fait, euh, tout à fait au courant de tout on mais il y a le avait... prochain Will Smith hams pour euh, revenir dans Il <rire> <donc. rire> y avait apparemment il Timbaland qui était là aussi, il y avait... enfin, c'était Après, à Monaco, euh, certes, il y a un peu moins de célébrités, mais en, en termes de, de fortune au, au mètre carré, comme on parlait, ça, ça dépassait, je pense, largement Miami. Hein. Ah oui, ça, ça, ça, ça, ça va être quelque dépasser. chose. Hein. Ça, ça va être quelque chose. Alors oui, il y avait, il y avait quand même LeBron James qui était là à dîner euh, Mercedes, parce que toutes les équipes se sont fait en plus toutes leurs préparations professionnelles et tout ça, mais donc LeBron James était bien là. Et Oui, même Will il a présenté une version modifiée de la Mercedes euh, AMG 4 portes, euh, qu'il a oui. fait un espèce de concept art enfin, qu'il a fait mm -hmm. lui-même. Une de Clash G avec du... un AMG ouais, GT, ouais. c'est absolument dégueulasse. C'est que c'était pas très <rire> Que je t'offrirais en miniature, d'ailleurs. Ah, oh, <rire> c'est très gentil. En un douzième. <rire> <un 12e. rire> <rire> Pour que ce soit la masterpiece de ma collection. <rire> <rire> Ah, je vois le truc la soirée alors apparemment euh, sur le jour de la course donc, les, euh, discours, la ouais. liste c'est terrible parce que la liste des, euh, des guests devrait inclure des gens comme James Corden ça je vous confirme Michael Jordan <rire> David Beckham Wyclef Jean Venus Williams Adams, René Zellweger je ne ai pas vu Oui, alors oui Wyclef Jean et René Zellweger je ne ai pas vu hein. alors euh, à, même temps, à un moment donné tu en as partout tu ne peux pas tout. les je crois que Wyclef Jean est dans la catégorie Michael Douglas c'est à dire qu'on a déjà vu sur les grands Prix de F1 avant lui. Je, je... oui Il me semble bien qu'on l'a déjà vu. Il est bien fan de F1, Wakey, ouais, Jean. Euh, Ryan Reidles, Denis Rodman et Sam Smith. Putain, mais s'il Denis... vous plaît, s'il y avait Denis Rodman, il fallait me le montrer, là, enfin. Là, pas là, pas normalement, le... on devrait le voir assez facilement. <rire> il aurait <rire> dû poser avec Hamilton. Allez, je, je te comprends. <rire> avec toutes leurs bagues, tous leurs piercings partout, ça aurait très bien fonctionné. Petite euh, note, quand même. Euh, voilà, on, on veut le saluer. Euh, Dwayne Wade, évidemment, euh, basketteur mythique de Miami. Donc, c'était normal qu'il soit présent. Niveau tenue aussi, on chapeau, parce qu'il fallait, euh, fa fallait le porter, c'est ouais, quand même à Hamilton. <rire> très très fort. C'est euh... Hamilton qui a, dû, qui a dû dessiner le truc, non <rire> Et Rallye 50 qui dit, il y avait aussi Simon Pagenaud, oh, on parle de stars hollywoodiennes ici quand même. <rire> <c 'est... rire> on ne parle pas des gars du Poitou, ok <rire> il y avait, Oui, effectivement, il y avait Simon Pagenaud et 92% du paddock d'IndyCar qui étaient venus oui. ce week-end. <rire> il y ça. avait aussi euh, bah, Tom Brady et euh, Pat Mahomes en stars de la NFL, d'ailleurs. Il Pat Mahomes qui a été interviewé par Martin Mandel. En tout cas, dans la tête oui. de Martin Mandel, il a interviewé Pat Mahomes. Mais après, <rire> était-ce la bonne personne Pas sûr, mais bon, ouais. c'était, C'était voilà, vraiment. Et je pense que les gens, en fait, il était en tendance mondiale parce que tout le monde voulait regarder le, le gridwalk de Martin Mandel en se demandant est-ce qu'il a encore se faire taige comme, comme à Austin Eh ben non. Non, parce qu'il n'y avait plus ouais. de garde du corps. Comme voilà. euh, la fia chat demandé. Oui, c'est vrai que là, c'était très ouvert et vraiment. C était, c était, ouais, ils n'ont plus le droit d'aller regarder du corps. Ouais. C'était quand même très chouette. Une femme que dit, il y avait un certain Jackie Stewart, je crois. <rire> Moins bien que Michael Jordan, mais bon. Il, là, il, il a genre... joué dans quoi, lui euh, bah, Weekend of a Champion de, ah, oui de... de Roman ouais. Polanski. Ah, <rire> On en parlait tout à l'heure. Comme quoi. Tout se euh, recoupe. Tout est lié, c'est complètement fou. mon des est euh, Mais c'était. Enfin, vraiment, là, c'était. Tu vois, paradoxalement, je trouve que ça va faire du bien de revenir sur un. Un grand prix simple, tu vois, on à Barcelone, on n'en parlera pas deux semaines avant, on ne nous vendra pas 12 photos du, du stade, enfin, du circuit par jour, et ça va être bien. Et d'ailleurs, je tiens à faire aussi une petite euh, mention au CM de, du circuit de Miami F1, enfin, du Grand Prix de Miami F1, qui devait être sous Coke pendant 5 jours. Le mec a répondu et cité tous les tweets de toutes les équipes, tous les pilotes. Le mec était partout et répondait tout en caps lock, donc je pense qu'il était sous Coke, mais genre tout pendant 5 jours. C'était fou. Ah, le truc terrible! Est... Ah, mais j'ai vu passer tout le temps dans ma timeline et le mec était en majuscule avec des points d'exclamation. Il était à fond, mais et de mercredi à dimanche, enfin, aujourd'hui, il a continué aujourd'hui. Je crois qu'il est pas redescendu. Mais oui, mais en Donc, fait, vois euh... ça, -à -dire je vois ça, c'est-à-dire que j'arrive même pas à voir les messages en caps lock pour l'instant parce qu'il n'a fait que des retweets. Mais retweets. Il, y a, il y a eu plein de mes réponses, hein. tu vas dans, dans, dans, dans réponses, il y a plein de, de caps lock. Ah, non, mais c'était. Ah, il était usant! Ah bah, il fallait, voilà, il, fallait, il fallait marquer le coup. Et te subscribe. Euh, que... <rire> ah, dis donc, tu pouvais le euh, suivre <parce> que lui. <rire> tu avais tous les tweets de la F1 euh, sur le même compte. Ah bah, au moins, voilà. C'est pratique, au moins. C'est drôle que tu, ça, des fois. Tu t'es vite à suivre, vite de suivre. On se compte. Maintenant, il faut se réabonner à tous les comptes de la F1, parce que, voilà. bon, <rire> pas... et, et, et, bon ça, On, ça on a... demande, ils ont on dit, ils sont peut-être plusieurs dans l'équipe de com'. Franchement, c'était vraiment marqué. Enfin, il y avait vraiment une, une façon d'écrire et de répondre qui était tout le temps la même, donc... Euh... À moins qu'ils aient été vraiment très bien briefés, mais sinon, euh, je pense que c'était une seule façon. C'était Ross Brown. Il <rire> comme <rire> <rire> dingue. D'ailleurs, j'attends ces commentaires avec impatience. Après, on, on, on. Non, mais on il fait va... plus la chronique d'après-grand prix. Je suis très déçu cette année. Ah bah, il est toujours pas redescendu d'Abu Dhabi en même temps. C'est le summum. <rire> c'est le pinacle du, du, du sport auto, là. Mais, euh, mais c'est vrai que, regardez, après, on, on critique, on critique, hein, bien évidemment. Mais quand vous voyez une image comme celle-là, euh, pour la fin. Euh, Euh, pour la fin de course et de podium oui. c'est enfin, quand, quand même très Alors, bien fonctionné c'est vraiment, on a beau dire ce qu'on veut mais c'est aussi... Euh Euh, c'est quelque chose qu on, dont on se plaignait très régulièrement. Hein, à un moment donné, il faut aussi oui. être tout à fait honnête, mais les, les podiums de F1 pendant euh, 25 ans, où c'est juste euh, voilà, trois planches de bois et puis on les fait monter dessus et, et c'est super, euh, super austère, bon, c'est très bien aussi maintenant d'avoir envie. le récupérer pour la Malaisie, celui-là, si de... on retourne en Malaisie. Parce que ah, les métonne, couleurs sont bonnes. Ouais. Et les couleurs sont très bonnes, il n'y a aucun, ah, oui. euh, aucun souci. C'est vrai, vrai que je voudrais quand même défendre le circuit, parce que tout le monde a dit, oui, c'est un parking, machin, mais non, ça n'avait pas du tout une gueule de circuit parking, et c'était vraiment super chouette. Il y avait un stade, il y avait des parties un peu plus vertes, il y avait euh, des... des, des... Enfin, c'était vraiment bien fait, la piste n'était pas si plate pour un truc qui était fait sur un parking, donc vraiment, je... ouais, on, a été, on a été bien critique sur la façon dont ça a été survendu, mais après, c'est vrai que l'événement lui-même était très bien, et, euh, et le lieu en lui-même avait de la gueule, autour d'un stade, c'est vraiment chouette, il y a vraiment un côté hyper... Euh hyper classe, hyper imposant du, du circuit quoi. donc euh, la la euh, c'était bien joué il y avait la partie, euh, la partie sinueuse bah, qui, qui faisait vraiment circuit américain euh, oui. et d'ailleurs on, on parlait tout à l'heure du côté justement américain oui. mais c'est vrai que là on, moi je l'ai vraiment trouvé aussi sur tous les, euh, les sponsors on avait cette zone Red Bull, on avait ensuite la zone Cambridge, oui. c'est très américain en fait cette manière de vraiment brander à virage euh, moi à certains moments j'avais l'impression d'être à Nashville l'an dernier quand ils avaient fait la course Indica et ils avaient justement beaucoup brandé de cette façon là et, euh, et, et je... J'avoue que d'un point de vue extrêmement personnel, moi ça me faisait plaisir plutôt que de voir les 4 sponsors de la F1 qui tournent en boucle sur tous les circuits chaque année avec des Aramco, ouais, des ça. machins partout... Euh, voilà, ça, ça, ça change un petit peu d'atmosphère, quoi, tu vois, tu, tu, tu retrouves un truc qui a un peu... Euh, mm. qui a un cachet précis pour le Grand Prix, par contre, on remarque quand même que, euh, sur la photo que je vous remets ici, voilà, ça n'est pas un public de connaisseurs et de vrais fans de F1, puisqu'un vrai fan de F1 aurait évidemment <coughs> enlevé le panneau 100 pour le ramener chez lui, euh, moi, j'ai pas, pas vu de gens courir avec le panneau DRS dans les bras, donc, voilà, on sent que ce n'étaient pas des initiés. Ils ont pas euh, ramassé des marbles pour, euh, pour les ramener à la maison. Et oh J'en ai, hein, moi donc. <rire> donc s'il vous plaît, chute, bien évidemment. Qui, qui fait un pèlerinage tout autour du circuit des 24 heures du Mans une fois que la course est finie parce que c'est des routes ouvertes <rire> Pas moi, bien évidemment. <coughs> Alors, au niveau des championnats, <rire> qu'est-ce que ça donne après cette manche euh, de, James Cordo, de, de Miami, pardonnez-moi. Je, je, je, je, je, <rire> James euh, Gordon, Miami. Grand Prix. James, le Grand Prix de James Gordon. Euh, donc Charles de Miami Comment Oui. Mmh. C'est quoi le ce titre du Grand Prix Il n'y avait pas Crypto.com. Ouais. Ah, c'était Crypto. Ah, oui. ouais, ça aurait pu ça être Bibi, mais c'est Crypto. très, euh, <rire> très <défaut. rire> Les Grand Prix Bibi de Miami <rire> Ça, le jour où on va en avoir un, ça va être bon quand même. Oh merde. <rire> Moi au je Quand tu te pensais que Bibit a quand même loupé l'occasion, si seulement ils avaient créé l'entreprise en 2014, ils auraient pu sponsoriser des F1 qui, qui correspondaient beaucoup plus au nom de, de l'entreprise. <rire> mais <rire> après, <rire> Ce sont des choses qui, non, qui 2014, arrivent. 2014, 2012, non Non, 2014. Non, 2014. Des, euh, euh, les, les protubérances pénienne. Si tu... si tu... Bibit Bibi ah ouais. sponsor de la Toro Rosso 2014, ça aurait été quelque chose. Extraordinaire. D'ailleurs, ça aurait été mieux sur la, la Lotus parce qu'elle était réellement Bibit pour le coup oui. Oh, oh, c'est dur mais c'est validé il passe. a une plus courte que l'autre en plus c'est euh... <rire> pas la taille qui comptait ouais. <rire> ah, <rire> ah bon <rire> <rire> Nitram qui parle à James Corden initial JC comme Jacques Chirac Corden sera-t-il au Grand Prix de France ah j'espère ah moi j'essaie d'y aller alors du coup pour <rire> voir James Corden sur toutes mes photos Ce serait, ce serait formidable Charles Leclerc qui est toujours en tête évidemment du championnat du monde avec 104 points 85 points pour Max Verstappen donc ça y est hein, moins de 20 points d'écart maintenant entre les deux quand même donc ça c'est bien serré depuis quelques courses Sergio Pérez qui est troisième devant George Russell et Carlos Sainz Il est peut-être là, finalement, le plus gros problème pour Carlos Sainz, c'est qu'il n'est même pas dans le, dans le top 4 du championnat, quand même. Donc, ça, c'est ça montre quand même que ouais, c'est deux courses bon, ça, ça se comprend. Oui, évidemment. Voilà. Oui, à un moment donné, d'habitude, en gros, euh, Sainz était présent sur la moitié des podiums qu'il faisait. Bah, là, il était présent sur la moitié des courses. voilà c est, c est pas, <rire> <rire> Il évolue, au moins. Ouais. Euh, Lewis Hamilton, sixième du championnat devant l'Andon Norris, Valtaï Bottas, Esteban Ocon et Kevin Magnussen. On ne vous dira évidemment pas que Fernando euh, Alonso est actuellement 16 e du, du championnat, derrière Alex Albonne, Sébastien Vettel <rire> et Pierre Gasly. Réalisé 50 qui nous les audiences télé, 1,3 million sur Canal, euh, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce euh, ce qui... les audiences américaines qui vont être surveiller. C'est que... ça, moi je, mais elles ne sont toujours pas arrivées. C'est vraiment, vraiment dommage parce que ça va être... Euh, c'est le, le seul indicateur d'ailleurs qui regarde chez Liberty hein, pour l'instant, c'est vraiment... Euh, ouais. Le seul truc qui intéresse, c'est de savoir combien d'audience ça a fait aux, aux États-Unis. Oh, euh, je pense que ça a dû être explosé, c'était bien couvert en plus, donc euh, ça sera forcément ça. mieux que d'habitude. Maintenant, ça, et ça sera l'hallucination totale. Il, il faut ah, se bah. rappeler vraiment, enfin euh, il, il faut vraiment se rappeler quand même que euh, c est, c est, la, la F1 revient de très très loin et, et que surtout, les Américains ont vu la course en pub euh, sur une chaîne gratuite sur une des chaînes historiques en plus c'est un truc euh, euh, parce que je disais c'était justement, bah euh, Greg Maffel de, de Liberty Media qui avait euh, été un peu critique vis-à-vis -vis des 500 bases de diapolis euh, au, au début du week-end euh, mais, mais force est de constater que oui effectivement il avait raison en disant globalement que bah, à regarder c'est un meilleur produit que les 500 bases de diapolis parce que oui les 500 bases de diapolis le 29 mai prochain il va y avoir 74 pubs Euh, tu t'auras 6 euh, tours d'affilée puis une pub et puis voilà comme ça et donc ça va être euh, c'était assez vrai, et comme il l'a dit également il est pas là pour bâcher les 500 mètres diapolis puisque c'est son équipe qui a gagné l'an dernier puisque Liberty, euh, Liberty Group est actionnaire du, du meilleur Chain Racing donc à, à un moment donné euh, peut-être falloir, falloir faire des choses euh il y a le Les67 dans le chat qui dit vivement le Netflix l'année prochaine sur Miami, effectivement je crois savoir que ça va être l'épisode 2, 3, 4, 5 et 6 <rire> et il y aura 3. un épisode où on suivra Mercedes et l'autre où on suivra euh, Tom Brady, le suivant ouais. on suivra Paris Hilton l'épisode 3 on m'a dit que c'était sur James Corden apparemment oh Vraiment, merde <rire> Vraiment, ne, ne vous inquiétez pas il sera très très très bon celui-là euh, non mais c'est C'était voilà, un week-end qui n'était pas fait pour nous, les fans européens, certes, mais euh, voilà. C'était euh, pas public cible, si clairement. Mais euh, je suis très. Alors, vous avez dit tout la NASCAR fait combien de plus sur une chaîne nationale par rapport au câble Bah Pas tant que ça, parce que euh, la NASCAR a cette chance d'avoir quand même un, un public qui la suit vraiment, donc qui passe vraiment de l'un à l'autre. Euh, mais en général, tu peux, tu peux taper dans les 5 millions, je pense, sur une course manu en moyenne euh, sur les chaînes euh... nationales. C'est un peu moins que ça pour les courses normales, on va dire, les, euh, les, euh, les circuits normalisés et demi et tout. Par contre, oui, tu as, as plus de 5 millions sur les... Euh... T'as as même 7-8 millions, je crois, sur les grosses, grosses courses de l'année, il me semble. Bah, le détail 500, c'est euh, 9 millions. Ouais. Euh, mais après, je pense que, ouais, les, les, les courses vraiment importantes... Parce que maintenant, il n'y a plus que... Il doit y avoir 11 ou 12 courses sur, le, sur les chaînes historiques, la Fox NBC, donc... La ça... voilà, Fox, ils ont encore euh, quasiment la moitié des championnats. Crois, mais bon. bah, mais, oui, mais ils diffusent sur FS1 la... Ah, oui, oui. La, la majeure partie du temps. C'est pas énormément euh... non plus, hein, parce qu'on dit que la NASCAR, c'est 5 mmh. ah, fois, fois la population euh, française. Tu divises ça par 5 pour ramener à un équivalent euh, population française. Euh, pour la NASCAR, France, ça fait 800 000. Euh... Non, je parle des courses euh, moyennes. Ah, oui. donc, mais... Ça veut dire que ça tourne autour de 700 000, 800 000. Mmh. C'est moins qu'un Grand Prix moyen. Euh... De F1, donc c'est pas non plus le sport hyper, hyper suivi. C'est très suivi pour du sport automobile. C'est pas non plus euh, en, en, en, en, pro, en proportion relative euh, beaucoup plus suivi. Voilà. Ah mais, et, non, Fran et la Nascar alors, en perte de vitesse, ils ont un peu le même ah. problème que la F1 avait il y a ans, à veille à 5 ans, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à renouveler leur public. C'est euh... parce que pour, pour donner un titre de comparaison, donc je viens de dire, un peu moins de 9 millions pour le, leur course, leur, leur vrai Super Bowl là pour le coup, parce qu'on en parlait, mais le Daytona 500, c'est vraiment le Super Bowl par ouais. le prestige de la course en 2006, euh, c'est le record d'audience de la course, 19 millions. Donc ils ont quand même perdu la moitié de leur audience euh, oui. sur cette course-là, euh, ce, ce qui est complètement, complètement aberrant. C'est vraiment, oui. euh, vraiment fou. Et c'est quand même à un moment où il faut se rendre compte qu'on qu qu se retrouve aujourd'hui à un moment où on envisage la possibilité d'avoir la F1 qui dépasse la NASCAR sur une course en, en face-à-face, c'est quand même Quelque chose d'extrêmement révélateur parce que les, ouais. les années où Austin avait lieu en même temps qu'une course de NASCAR, en général la NASCAR s'imposait très nettement quand même. Ouais. Euh, alors qu'ici, encore une fois, bien évidemment, euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on mettait euh, euh, par exemple la, la F1 sur TF1 euh, et la NASCAR sur, euh, sur W9 ou, sur, euh, ou même sur Sister par exemple. Donc évidemment, c'est pas le même niveau d'audience de base, euh, bien sûr, mais de se dire que voilà. Un, on est sur du 3 millions en moyenne pour les courses de NASCAR sur le, le câble, je dirais, bah, de dire que la F1 puisse faire autant, ce serait quand même assez, euh, assez incroyable. C'est euh, clairement à voir, mais c'est sûr que ça, mon avis, ça sera très bon pour la F1, mais il y aura beaucoup d'autres sports aux Etats-Unis qui vont commencer à, à avoir un petit peu de difficulté. Parce que finalement, ouais. ça ne va pas forcément élever le niveau de jeu de l'ensemble du sport auto comme ça le fait en Europe, mais ça va peut-être... Euh, faire de, du mal aux, aux disciplines 100% américaines. Euh, au niveau du classement des constructeurs, messieurs, il n'y a plus que 6 points d'écart maintenant entre Ferrari et Red Bull. Hein, ça y est, c'est la bataille. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Ouais. qui est en 3e position à 62 points, comme je vous le disais, de, de Ferrari. Donc là, ça commence quand même à, à piquer un peu. Mais ça reste peu en comparaison des difficultés qu'ils ont, évidemment. Euh, McLaren, qui est en 4e position toujours pour l'instant devant Alfa Romeo. Alpine, 6e. Ça, c'est évidemment un peu la tuile, hein, alors qu'ils auraient pu quand même viser la 4ème place un peu plus facilement. Euh, Alpha Tauri 7ème devant Haas, Aston Martin et Williams. Euh, Williams qui se retrouve déjà dernière du championnat, alors que pourtant, c'est eux qui avaient fait la meilleure impression, on va dire, de, des équipes de fond de peloton. C'est pas forcément facile. Euh, ouais. Le prochain Grand Prix, messieurs, bah, du coup, c'est Barcelone. Là, celui-là, il va être révélateur des F1 de Moi, je suis désolé, mais si on a un, un, un très beau Grand Prix à Barcelone... C'est qu'on est sur de, de oui. bonnes bases. Ça va être révélateur aussi pour Mercedes. C'est super intéressant. Ça va être le, le dernier secteur qui était vraiment le, le cas de la catastrophe en termes de spectacle des années précédentes et qui, aux essais hivernaux et puis sur ce qu'on a vu les premiers Grands Prix, euh, a montré et devrait confirmer que euh, bah, ces, ces voitures pourront s'y suivre. Et donc, forcément, ça aura beaucoup plus d'impact sur les m, dépassements. La question, c'est de savoir quelle sera la longueur de la zone DRS et est-ce que ce ne sera pas trop facile de dépasser. Donc, euh, On aura la même équation qu'on a sur tous les Grands Prix depuis le début. Est-ce qu'on continue à quelque chose de trop difficile, ou est-ce qu'on passe sur quelque chose de trop facile ah, Messieurs, euh, information très importante. Tony Parker était là aussi. Oui, <rire> est... oui, exact. J'en ai entendu, oui. De en, en toute avait... façon, il y en avait tellement, tu pouvais, tous, trop, les... Quoi, quoi, tu pouvais tous les louper. Il y, avait... il y en a un qui s'est fait guinapper, on sait même pas. Voilà. <rire> C'est vrai que là, c'était le coup. Ah, si, tu voulais, si tu voulais une grosse rançon, il fallait aller à Miami. Hein. Là, franchement, c'était l'endroit <rire> parfait. Euh, mais là, c'est assez impressionnant. Euh, alors, il y avait le, le, le, le COO Tyler Epp là, du, du Grand Prix de Miami. Il a dit Ah, ils vont peut-être penser à mettre de l'eau dans la Marina l'an prochain. Écoutez, euh, on va voir. Bon, ça dépendra du retour d'expérience des gens qui étaient sur leur yacht. De toute façon, comme ils étaient coincés sur leur yacht et qu'ils n'ont à aucun moment voulu aller dans l'eau, je pense que ça ne va pas est les gérer. Sûr, surtout vu la table de pique-nique, donc ils s'en foutaient un peu. Ouais. Voilà, pas, pas très, pas Après, s'ils ont payé 13 000 dollars qu'ils n'ont rien eu, au moins imaginez une piscine pour eux l'année prochaine. Quoi. Ils <rire> vont juste <rire> mettre des petites piscines à boudin à côté des bateaux. <rire> sur l'eau. La, la, la, la, la, la, la safety car va être tellement belle au 18e tour parce que la marina aura fui. Ce vraiment <rire> le. Meilleur moment de tout ce Grand Prix. Ben oui, arrosage artificiel, c'est parfait ça. Bonne ah. idée. Ouais, parce qu'on l'attendait la pluie d'hier. Mm. Ah, ça nous aurait fait une autre course, je pense. Hein. Ça n'aurait pas été la Les même Les Américains façon, ont montré qu'ils n'étaient pas capables de provoquer la pluie. Non. On est un peu déçus de leur part. Ouais, mais ça fait 40 ans qu'on vous dit en NASCAR qu'il y a la théorie du vortex. Alors bon, voilà. <rire> On fait ce qu'on peut. Euh, bon, bah du coup, prochain, prochain Grand Prix, ce sera le. Euh, hop là, j'ai tout perdu. C'est formidable. Ouais, euh, <rire> Tout est revenu 20, donc dans, 2. dans deux semaines, ouais, exactement, le 22 mai. Ouais, le premier doublé 20 de, de la saison, Barcelone-Monaco. Ouais, tout à fait, 22-29 mai. Euh, nous, on se retrouvera le 23 mai, si ça ne vous dérange pas, messieurs, pour Grand Prix, pour revenir sur ce, sur ce euh, Grand Prix de Barcelone. Pour ceux qui ne savent pas trop où va le calendrier, on attaque les doublés et après, on ne fait que des doublés de course jusqu'à la pause estivale. Ouais, Profitez-en, je crois même que c'était peut-être la dernière fois de l'année. Euh, qu'on a, qu a eu un grand chose. prix avec une, euh, un week-end off avant et un week-end off après. Euh, après ouais, on, on se fait. voit en décembre pour euh, revivre ça. ça, ça. Un... si après ce sera un mois d'août. Ouais, voilà. Oui, ouais, oui voilà, oui, mais ça, ça compte pas. Euh... Et puis cela dit, du coup, ah, du coup même pas, parce que tu auras, euh, auras le week-end off après pour le début de la pause estivale, mais tu n'auras pas eu le week-end off avant. <rire> et puis pareil, <rire> au retour, tu auras eu le week-end off avant, mais tu ne pas le week-end après. C'est euh, oh. terrible. Et euh, l'indonoris en parlait, il est et je pense que même les pilotes et surtout évidemment les mes cadeaux c'est à eux qu'on pense le plus mais même les pilotes du coup c'est pas, pas simple parce que c'est vrai que t'as pas, pas beaucoup ce moment pour couper et en fait je pense que quand un pilote a une mauvaise passe c'est vrai que d'être toujours dans cette phase où il pense tout le temps à la FA parce que du coup bah, il rentre et puis quand t'as un Grand Prix la semaine d'après le lendemain du Grand Prix ou deux jours après t'es dans le simulateur pour préparer la suite t'as pas ce moment de coupure très important qui avait été bénéfique pour Daniel Cardo l'an dernier d'ailleurs avec ouais. la pause estivale t'as pas ce moment de coupure entre les courses On euh, l'avait vu euh, dans la saison Covid où euh, il y avait eu euh, 17 courses en 23 semaines et en fait les pilotes qui avaient une mauvaise passe à un moment euh, la, durée la, la, la gardait au moins 3 semaines pendant les Triple Laders c'était vraiment, tu sentais qu'il y avait des difficultés à reprendre le dessus quoi. Donc euh, bon, ça, va être, euh, ça va être long, rassurez-vous mesdames et messieurs mais mm. ça va être bon aussi parce qu'avec des F1 2022 moi, je, je suis bien content qu'on ait... Oui, oui. Au, euh, au moins du bon spectacle coup. et on se réjouit donc euh, ça. Ça, ça nous euh... permet de nous réjouir de de suivre la F1 et les Grands Prix. Donc ouais. euh... Vous m'auriez dit, en 2006, on vous 23 courses, on a dit oui, alors bon, non, non, non. je vais les sélectionner. Hein, je vais pas... Même 2019. 2019 Aujourd'hui, non, ça ira, merci. Ouais, c'est tout <rire> ce pour là, s'il vous plaît. C'est celle on avait dit, oui, regardez, euh, Mercedes veut se faire battre, et puis ils ont fait 5 doublés et 8 victoires <rire> pour commencer la saison. Ah, t'es <rire> arrivé, Tiens, on est arrivé au mois de mai, on a l'impression d'être en décembre, déjà gens. On a tout là, c'est... <rire> oh, t'arrives à personne tu te dis Ah, elle était longue cette saison quand même. Hein Moi aussi, un grand prix. <rire> ah oui, d'accord. C'est oh, eh ben... juste le premier en Europe. C'est ah, bon, là, là. Ça va être difficile. Euh... Donc là, franchement, on va bien euh... bien s'amuser avec les grands prix qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres euh, dans le chat. On espère ne pas avoir trop parlé des célébrités de ce grand prix de Miami, de nous avoir quand même offert James un... un tour de devant Bien sûr, euh, voilà James Gordon, <rire> qu'on euh, qu ne verra plus hein, maintenant. A qui a su vous souhaite une bonne soirée. <rire> Merci James Corden d'avoir été des nôtres. Et puis on espère qu'il a apprécié, parce que si en plus, il n'a pas aimé, franchement. Euh, ça deviendra très compliqué merci Manu, merci Franck un... merci, à tous. merci à toi, merci aussi à Alex et Paul qui ont bien bossé ce week-end oui. aussi, qui sont pas pu être là ce, ce soir qui sera à cause de l'épuisement évidemment ils sont <rire> étalés au sol <rire> en attendant <rire> Que la saison s'arrête, bien évidemment. Euh, merci beaucoup, les amis. On se retrouve donc mercredi aussi pour le Racing Café euh, parce qu'il y en aura encore des choses à dire. Vous vous en doutez, avec James Corton <rire> en invité d'honneur. Bien évidemment, je, je, je sens que. Ah, il si dit rendez-vous au Racing Café euh, je... Ou Peut-être, on va voir si je suis invité. Si je suis invité. <rire> Si yes, ça de faire un tweet. La porte est, <rire> la porte est toujours ouverte, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, enfin, si la, si la porte est ouverte comme celle de Gali et Alonso. Je euh... <rire> n'ai <rire> pas envie, moi. Bon. <rire> Hashtag Franco Café, ça y est, on va lancer la campagne <rire> sur Twitter, tu ne pourras pas bien y échapper. Hashtag NexG. NexG bien évidemment. <rire> euh... Sur des gratis de café, on parle plutôt de F1. Moi, euh, ouais, ça me va parce qu'après, sur la moto, machin, ça, je suis une quiche totale. Je ne suis jamais... On est en plein dedans voilà. parce que ce week-end, il voilà. y a eu les 6 heures de spa ouais, <rire> qui, ont, qui ont duré euh, en temps réel pour 25 minutes. Ouais. Mais sinon, il y a eu les 6 heures de spa et, et sinon, il y a eu la F1. Tout ce qu'il faut. Bon. C'était les 6 heures au spa, là, non C'était pas ça. <rire> on va <s> y <rire> sûr que qu'une courses à spa, il va falloir arrêter. C'est toi aussi, mes deuxures. <rire> euh, on retrouvera d'ailleurs Loïc, Sean euh, Vespal, qui a signé cet ouvrage sur Fernando Alonso. Euh, qui viendra justement nous, nous en parler. Puis peut-être que lui pourra le montrer à la caméra et pas moi, du coup, parce que j'aurais peut-être toujours parçu. Ouais. <rire> Mais rassurez-vous, il sera lu avec grand plaisir, bien évidemment. Et puis, euh, vous en ferez une critique sur Next Gen Tout à fait. C'est formidable. C'est prévu. Et il y a aussi la biographie de Max Verstappen qui sort le 11 le mai, le, le même jour. En français euh, Oui, tout à fait. C'est Thomas Volokh bon. qui l'a fait... Euh... La, la biographie de Max Verstappen, ça sort aussi euh, aux éditions Talent Non, c'est euh, chez City. Euh, en fait. Citi, pardon. Ouais. Euh, toutes mes confusions, oui. Euh, chez City, comme la biographie de Lewis Hamilton. Ça, je l'ai. Donc, je peux la montrer, <rire> euh, bien évidemment. Mais euh, la biographie de Lewis Hamilton, il y en a aussi une qui est sortie chez Talent par contre. <rire> oui. Ça devient compliqué. <rire> moi, moi je, vais aller, hey, je vais aller voir Talent Je vais leur vendre une biographie de James Gordon. Et vous allez <rire> voir que ça va très bien marcher. Les gars, j'habite sur le groupe de Miami. Moi, ce que j'attends, c'est apparemment c'est une hein autobiographie de Fernando Alonso. Ouais. Ah non, ah non, non, non, non, non, parce que ça, on appelle ça <rire> la Pléiade, si tu veux. C'est l'encyclopédie. Ça va sortir. Il y a dit qu'il en qu sortirait euh... qu a... qu a... qu sortir une. Remarque, pas ouais. une vidéo, ça suffit aussi des fois. Hein. <rire> Et puis, il euh, ah, faut, faut toujours que, je la regarde d'ailleurs cette série <rire> sur Prime. Mais euh, d'ailleurs, on rappelle que Lewis Hamilton nous a dit en 2017 qu'il allait sortir un bouquin dans dix ans sur la saison 2016. Hein. Il oui. ne reste plus que 5 ans pour l'écrire, le bouquin. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je je serais le premier à l'acheter, à mon avis. Le journaliste allemand, dont j'ai oublié le nom, qui avait dit qu'il voulait qu'il les sorte rapidement parce qu'il était vieux et qu'il avait peur de ne pas pouvoir la lire. <rire> C'est lui qui fait les super longues questions. Je ne sais pas... Oui, oui, mais euh... <rire> More buttons <rire> <rire> Gentlemen. Mais en tout cas, voilà, deux, deux biographies qui sortent. Oui. On n'est pas, encore une fois, nous n'avons aucun avis sur l'un ou l'autre pilote. Achetez quand même plus celle d'Alonso, s'il vous plaît, qui bat Verstappen au moins une fois de cette saison. Euh, <rire> mais sinon, <rire> voilà, vous avez justement le choix d'acheter les deux, aucune une des deux. Vous faites absolument ce que vous voulez, en tout cas, vous retrouverez ça sur. Euh, que, en tout cas, l'avis sur la biographie de sur Alonso sur les euh, sur auto, on vous spoil, formidable comme sa carrière, bien évidemment. Merci d'avoir été des nôtres, messieurs. Merci le chat, comme toujours. Très Merci. Merci à tous. Ouais à mercredi, et puis sinon, eh ben, dans deux semaines, pour un nouvel épisode de Grand Prix. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao. ciao. ciao. Au revoir. <rire>